Classique. Je m'appelle Alain l e f e v r e et je serai là pour vous accompagner en musique pour les sept prochaines heures. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir encore une fois mon très grand ami, le Dr. p e n r a g o n de l'émission Réanimation, qui va venir comme ça nous présenter ses choix. En matière de rock classique, on va donc entendre tout au long de l'après-midi ces sélections musicales dans certains des styles associés et regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du hard rock, du folk rock, du shock rock, du rock québécois, du rock psychédélique, du progressif, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre des artistes, des groupes comme, entre autres, Deep Purple, Gentle Giant, g u i l l u m Vera, Jethro t u l l Pagliaro. Alice Cooper, ACDC, Black Sabbath, Judas Priest et Motorhead. Évidemment, nous vous parlerons aussi des spectacles du Heavy MTL et de celui de Paul McCartney auquel nous avons assisté cette semaine. J'aurai plein de nouveautés à vous présenter, soit le tout nouvel album de Yes, intitulé Fly From Here ceux de Saxon, David Thompson, a m o r p h u s Barn Burner, Decapitated, t e Septic Flesh et Tear, ainsi que les premiers efforts de nouvelles formations canadiennes comme Dance, Laurie Dance, Sanctuary, Unleash, The Archers, Hellraiser et Access for Eyes. En plus de tout ça, je vais vous présenter un trio québécois obscur du début des années 70 du nom de Sex et plus particulièrement de leur premier album homonyme de 1970. Et je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné de classique paru il y a 30 ans, soit High and Dry, d e Deaf Leopard. Je vais recevoir le Dr. Pendragon dans environ une heure puisque, bien sûr, d i c i là, Simon Fitzbé se joindra à nous pour nous présenter. Les Éphémérides du rock, donc encore une fois une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un des groupes les plus influents des années 60, The Yardbirds. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à f a i r e t o u r n e r du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM. n o s s o avec The Nazar Blue de l'album Roger the Engineers, un excellent disque paru en 1966. Et cette semaine, c'était l'anniversaire d'un des membres de ce groupe légendaire.、Et、effectivement, c'est、euh, l'anniversaire de Jim McCarthy, qui a été batteur des Yardbirds et qui a été par la suite membre de Renaissance. Il célébrait ses 68 ans cette、ouais. semaine. Renaissance, qui était bien différent avec、euh, Keith Relf et,、mm -hmm. et lui à ses débuts de ce que c'est devenu. Ils sont venus en spectacle comme c e n t r o i r e v i e n s en première partie de Steve Hackett、euh, l'année、voilà. dernière, je pense. Effectivement.、Hein? Vous avez reconnu sa voix Eh bien, oui, c'est bien lui, le seul et l'unique, le véritable, authentique historien de si fou, M. Simon Fitzbé. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es encore venu nous présenter les éphémérides et.、Euh, Oui, parce qu'on est rendu là, hein? C'est nécessaire d'avoir l'intro comme oui, ça. Ça rajoute、euh, tout le poids et toute、oui. la, la prestance、euh, de la chose. Il s'est passé plein de choses encore une fois cette semaine dans l'histoire du rock, du 25 au 31 juillet, n'est-ce pas?、Et、effectivement, une semaine très intéressante. Et nous avons en 1950, suite à la naissance de Jim McCarthy en 1943, en 1950, la naissance de Mar Mark Clark, qui était lui bassiste pour Mountain et u r i a Hale. <rire> Uriah Heep! Voilà, j'ai b i e ça quand c'est toi qui dis. 61 ans cette semaine. Oui, bien,、euh, il n'a pas dû être là longtemps dans Uriah Heep,、euh, car je n'ai pas de souvenirs de lui. Il a dû être là vers la fin des années 70,、et、je le suppose.、Euh, et m o n t a i g n e non plus, j'ai aucun souvenir de lui dans m o n t a i g n e Quand on pense à m o n t a i g n e on pense à Félix Papillardi.、Mm -hmm. Euh, qui était vraiment une des têtes、euh, pensantes du groupe. Et euh,、oui. euh, Le groupe s'est séparé comme ça au début des années 70. Je sais qu'ils ont tenté de revenir à plusieurs reprises. Il a dû faire partie d'une、oui, formation antérieure. Oui, oui. Qui n'était pas nécessairement、euh, la meilleure, c'est-à-dire justement, <rire> p a r c e q u i l remplaçait une tête pensante <rire> du groupe. Mais oui, il y a des musiciens comme ça qui sont de passage en égo,、oui. mais qui restent bien sûr identifiés à ceux-ci par、mm -hmm. la suite. Disons également en 1958, une autre naissance, celle de Thurston Moore, guitariste de Sonic Youth, qui célèbre ses 53 ans. Oui, très bruyant, guitariste. Oui, il vient de sortir un album, justement, tout récemment.、Oui. Mais lui, c'est plus de l'expérimental, du noise. Oui, man, oui, c'est ça, c'est du bruit.、Oui, c'est de、oui. la musique.、Euh, c'est assez... un bruitiste. C'est un bruitiste. En fait, t a p a g e u r e d'abord vidéo. <rire> Nous avons aussi en 1966 Eric Clapton qui joue、euh, aux Beatles, bien sûr, puisqu'il est invité、euh, à jouer la guitare solo sur la pièce Wild My Guitar Gently Weeps de George Harrison sur l'album Blanc. Oui. En、okay. fait, c'était le premier、euh, musicien vraiment connu, première célébrité、mm -hmm. à participer à un, à un enregistrement des Beatles. Ouais, exactement. Et、euh, George Harrison, en fait,、euh, l'avait pas averti, il avait pas dit qu'est-ce qu'il allait faire sur l'album. Il a dit Viens en studio, on va voir, on va te faire faire quelque chose.、Et、il est arrivé, il a dit Tu vas jouer la guitare solo. Oui. Clapton <rire> était très, très content. Ça a été une des très belles expériences de sa carrière. a oui. v e c les Beats. Évidemment. En 1967, une pétition demandant la légalisation de la marijuana est,、euh, est annoncée, oui, dans le London Times. Elle est signée des quatre Beatles et de leur manager, Brian Epstein. Oui. Ouais, donc,、euh, c'était. Il、euh, faut dire que les Beatles étaient, avaient un rapport avec la marijuana qui était、euh, quand même assez puissant. Un, hein, amour, oui, pour, là, un、euh, amour, oui, pour,、euh, pour euh, cette ce, ce, ce herbe.、Euh, <rire> <rire> Mais je regarde les dates, là. 1966,、euh, Eric Clapton,、euh, Warren、ouais, Guthrie,、euh, 62. Oui, 68.、Ouais. Voilà, C'est un erreur de ma part. Une inversion. Oui, une <rire> inversion, exactement. Et nous avons également en 1967,、euh, 1969, plutôt, hein, on se trompe dans les dates,、euh, Crosby, <rire> Stills, Nash Young qui donnent leur premier concert au Fillmore East de New York. Oui, et、euh, le lendemain, ben, pas le lendemain, mais quelques jours après, ils ont donné leur deuxième concert. Et ça, c'était à Woodstock.、Ouais. <rire> C'est pas, pas si malin comme deuxième、ah, concert à Woodstock. C'est tout un concert, franchement. C est, c est,、euh... bon, en fait, c'était un super groupe. Donc, il avait été annoncé longtemps à Massacre、ouais, leur premier concert、évidemment. et c'est pourquoi ils ont eu justement le contrat à Woodstock. Et, et euh, euh, ça, ça va être très i n t é r e s s a n On ne v t pas commencer、euh, dans des petites salles obscures comme ça parce qu'avec、euh, la réputation qu'ils avaient, déjà、mm -hmm. le Fillmore, c'est gigantesque. Oui, exactement. Oui. Nous avons également en 1970 Chicago qui lance le simple 25 or 6 to 4. Oui, c'est une, te...、euh, ouais. une de leurs pièces marquantes. C'est une de leurs très très bonnes pièces. Ça r、euh, e t r o u v e sur l e u r e De l œ u v r au d b u t Les premiers albums étaient bien,、euh, par la suite ça、mm -hmm. s'est vraiment gâché.、Oui. C'est devenu de la pop euh, bonbon, euh, de, du sirop, euh, euh, des、bon, balades ces t ce q u o、ouais. i Pas ouais. très très bon. Non. Nous avons également en 1971 les Beach Boys qui lancent Surf s u p、euh, leur plus gros succès commercial depuis l'album Pet s o u n d s de 1966.、Euh, il a réussi cet album à se hisser au 29e rang du palmarès des ventes de disques. Est-ce que c ça a été leur dernier gros succès, les Beach Boys,、euh, le sur f s u p Oui, il y a eu,、euh, je crois, l'album s u n d Flower également par la suite et l'album Carl and the Passions. J'essaie de ne pas me mélanger o p trop, trop dans, dans la chronologie. Je pense que c'est ça. Et ça a été des bons albums, mais qui n'ont pas été aussi populaires.、Mm -hmm. Euh, SurfSup, qui était, en fait, un des derniers restants de l'album Smile, qui devait、euh, être l'ensemble 1967.、Euh, on a décidé de nommer l'album. Et la pochette de l'album, en plus, est même pas très, très intéressante. C'est un cheval, je pense, qui, qui ouais, la est, qui est sombre. Ouais, mais c'est ç c'est très, très surprenant. t r è s sombre. Mais, mais、euh, c'est une belle pochette. Oui, oui, oui. C'est une oui. très belle pochette,、oui. mais,、euh, très surprenant de la part des Beach Boys. En effet, ça fait plus,、euh, je, dis, euh, je dirais, heroic fantasy. Exactement. Tu sais, ça fait Conan. Ouais, ouais. Vraiment. <rire> Et,、euh, Euh, ça irait mieux avec、euh, Molly Gatchet, ce genre <rire> de pochette-là. Ça ne va pas très bien aux Beach Boys qui, qui avaient l'habitude d'avoir des, des, des pochettes ensoleillées, surtout des pochettes photos aussi. Ça fait métal,、ouais, cette pochette-là. Exact. Et, <rire> et Surf Sup, en fait, c'est une,、euh, en fait, une allégorie au fait qu'en、euh, e 1967, la, la musique surf n'était plus populaire.、Mm -hmm. euh, et Brian Wilson avait écrit cette pièce-là justement pour, un peu pour comme, conclure cette période surf des、ouais. Beach Boys. Ça n'a pas fonctionné. On est revenu. un Petit peu avec ça par la suite, et l'album,、euh, ça voulait également comme étant vraiment mettre un, un, un frein, un, la fin vraiment au surf qui était、ouais. euh, devenu vraiment q u i é t a n dans、mm -hmm. les années 70. Le Mais il surf... y a eu un revival,、ouais. bon, 15-20 ans après. Exactement, donc,、ouais. et、euh, dans les années 70, les Beach Boys sont revenus à l'avant-scène justement grâce à ce revival, de la musique des années 50-60、euh, américaine, et ça leur a servi, ils sont revenus dans le surf complètement, ça les、ouais. dérangeait plus par la suite. Nous avons maintenant en 1980 Kiss qui présente son nouveau batteur, le renard Eric Carr, remplaçant de Peter c r i s s qui a quitté le groupe quelques mois auparavant.、Oui. Euh, et euh, Carr donc, qui a été、euh, au sein du groupe pendant dix ans. Oui, plusieurs années,、euh, jusqu'à son décès.、Euh, il est décédé du cancer malheureusement、oui. en 1990. Oui, exactement, la même journée que Freddie Mercury. En plus. La même journée Oui, la même journée. C'est pourquoi que sa, sa mort a un peu, un peu passé inaperçue、ah, puisqu'il、oui? est décédé vraiment le même jour. Donc.、Euh... Gens, même les fans, les fans de Kiss qui étaient fans de Queen étaient un peu、euh, donc, tiraillés entre les deux、mm -hmm. décès, savoir euh, qui, euh, qui devait、euh, pleurer le plus. Mais quand même, c'est e r i c Carr qui a été important au sein de Kiss, puisque ça a été vraiment le seul remplaçant à avoir son personnage, puisque par la suite. Bah, il y a eu Vinny Vincent aussi. D'ailleurs,、oui, <rire> le chanteur de O-Path,、euh, au a v MTL, la semaine dernière, a en fait、euh, un méchant comique. Ça, c o m i q u e C'était une espèce de stand-up c o、okay. m i q u de Mike Eicherfeld. Et un moment donné, il disait.、Euh, Il mentionnait le fait qu'ils étaient sur la même scène que Kiss. Il y avait le logo de Kiss qui était installé derrière le groupe、uh -huh. depuis le, le début de la journée. Alors, il dit, alors, comme vous pouvez voir, nous sommes Kiss. <rire> il dit, je suis Paul Stanley, mais je me suis rasé la poitrine. Et puis là, je dis, je vois plein de monde dans, dans le public, là, que je vois Ace Freely là-bas parce qu'il y avait des gens qui étaient maquillés, là, qui、mm -hmm. ont passé la journée maquillés.、Ouais. Je vois Ace Freely. Je vois Paul. Il n'y a pas de Vinnie Vincent. <rire> Come on! <rire> Où est Vinny <Vinicius>? Vincent? <rire> Il n'est pas grand fan de Vinny Vincent. Non, c'est ça, exactement. Mais Vinny Vincent,、là. lui, c'était bizarre son maquillage parce oui, que c'était、euh, un truc de. Il a v a i t rapport avec le Phoenix ou、mm. du moins quelque chose d'égyptien. Oui. C'est étrange, je n'ai pas très beau.、Euh, ça passe souvent inaperçu aussi <rire>、oui. parce que, bon, ce n'était pas nécessairement la, la, la période classique de Kiss. Non, non, c'était、euh, une période sombre pour、oui. Kiss des années 80. Effectivement.、Ah, très, très, très malheureux. Nous. Nous avons également, en 1981, u、euh, n concert de Bob Dylan qui tourne à la tragédie lorsqu'un adolescent tombe sur une série de câbles électriques et meurt électrocuté. Au même moment, un autre, u、euh, n autre fan, en fait, tombe、euh, du mur sur lequel il était grimpé et meurt quelques temps、euh, plus tard à l'hôpital. Et en plus, c'est que le, e le, le premier adolescent qui est tombé sur les câbles, ça a causé une panne de courant. Et c'est pourquoi le deuxième est tombé du mur où il se tenait et ça a été vraiment l'apocalypse pendant quelques temps. Ben oui, hein. Effectivement. Le, le, je crois que le concert a quand même terminé. Il, il a quand même terminé le concert, Bob Dylan, mais、euh, c'est toujours、ouais. difficile. Il faut se mettre dans la peau de ces m u s i c i e n s qui euh, sont, euh, sont, si on veut, obligés de continuer. Mais ils ne savent pas nécessairement、ça. ce qui se passe, par、mm -hmm. contre.、Là. Oui, ils l'apprennent par la suite. Et je sais qu'à Pearl Jam, entre autres, une fois, il y avait eu un, un jeune qui avait été、euh, piétiné lors d'un concert. Ils l'ont appris par la suite et ça, ils étaient dévastés. o u i comme、ça. les、euh, ou、ouais. à Cincinnati, ouais, oui. Oui,、ouais. Qui euh, ont, euh, ont su après le spectacle qu'il y avait eu、euh, ouais, mort, ouais. beaucoup de morts. Ouais, une trentaine, quelque ouais. chose. Oui, quand même. Il y en a eu beaucoup et ça, ça, ça, ça les avait f r a p p é beaucoup. c'est... <rires> Ça doit être assez.、Euh, C'est un downer, comme on dit,、oh, quand oui, on arrive、justement. en, en b a r r i è r e s c è n et e on nous apprend ça. Nous avons également en 1984、euh, le corps de Big Mama Thornton, la chanteuse qui a enregistré la première version <rire> de Home Dog et retrouvé、ouais. sans vie dans une maison d'accueil de Los Angeles. Elle avait 57 ans. C'est bizarre, une maison d'accueil à 57 ans.、Mm -hmm. Elle n'a pas connu.、Euh, Elle n'a pas connu le succès d'Elvis, disons, avec Androg. u i quand, quand même.、Connue. Une maison d'accueil, il y a 57 ans.、Ouais, euh, C'est particulier. Oui, mais elle avait peut-être des problèmes de santé qui a fait que、euh, ouais. elle s'est retrouvée là. C'est un, un peu dommage quand même. C'est triste de voir que quelqu'un a pu avoir autant de succès avec une chanson et que la, la première personne qui l'a enregistrée,、mm -hmm. mais, malheureusement, ça n'a passe、ouais. inaperçu. n o n s également 1999,、euh, l'apocalypse sur le site de Woodstock, 1999 alors que la foule met feu aux déchets et d'autres objets contondants.、Euh, le rappel des Red Hot Cheap Peppers、euh, a même dû être retardé, alors que la, la, la, que la tour en fait, où se trouvait la console de son a pris feu. Oui, c'est、ouais, ça. C'est ce, ce qui a mis fin、euh, à Woodstock,、euh, mm -hmm. le, au festival de Woodstock, puisque. Euh, encore quelques jours avant le fameux festival, c'était la troisième édition du festival、oui. de Woodstock, c'était le 30e anniversaire. Euh, les organisateurs parlaient d'en faire un événement quasiment annuel,、mm -hmm. mais du moins que ce soit aux cinq ans. Et là, à cause de ce, cette,、euh, ce, ce, ce, cet apocalypse,、euh, on a décidé de mettre fin à tout simplement, on n plus jamais o r g a n i s e r l e festival de Woodstock parce que c'était rendu, de toute façon, c'était plus le même contexte. Woodstock, c'était trois jours de paix,、ouais. d'amour et de musique. Euh, déjà en 94,、euh, c'était pas tellement ça,、non. mais en 99, c'était définitivement plus、on、ça. Il、euh, y a eu plein de, de, comme on dit, de vandalisme, de bagarre, s、euh, de vol, des viols, même, semble-t-il.、Oui. Euh, alors,、euh, c'était vraiment pas trippant, c'était fini. Et de, de voir、euh, l in, l in, le chanteur de,、euh, de Limbiskit, Fred Durst, euh, qui euh, euh, vraiment encourageait、euh, ce, ce genre de, de comportement、euh, malsain, pas. À、euh, euh, un moment donné, ça a brossé pas mal pendant、mm -hmm. le, le concert de Limb Biscuit et lui, il faisait tout pour jeter de l'huile sur le feu、ouais. en allant surfer sur, une, sur un plywood là, dans la foule. C'était vraiment pas intelligent, ça,、oh. et、euh, c'était la fin. Ah,、oh, c'était un sale imbécile. Ah, m a i oui, de toute、ouais, façon.、Euh, un... Et、euh, oui, malheureusement, ça s'est terminé, mais probablement que c'est pour le mieux parce que、euh, ça aurait pu retourner encore plus agressif par la suite. Donc,、euh, 99 qui a été un peu.、Euh, Le, le sommet de ce qu'on pouvait atteindre, et peut-être que c'est mieux de l'avoir laissé comme ça. Et d'ailleurs, je pense Green Day était là aussi lors de ce, oui, ce concert. i o n p l e i de monde. Le... Et i l y a v a i t dit, eux, q u i n'ont pas du tout aimé l'expérience, parce qu'ils se faisaient g a r g e r des m o t e s de terre、oui. sur la scène et sur leur、oui. guitare. Comment u v a i s faire un concert quand tu as du gazon, tu te retrouves、euh, <rire> vis-à-vis、euh, tes cordes? Non, vraiment, ça, c'est. Ouais, donc...、euh, tu s a que ça aurait dû être un événement unique.、Mm -hmm. hein, hein? OK, le revival était,、euh, c e s t quand même passé、euh, relativement、ouais. bien en 1994,、euh, mais en 1999, c'est trop.、Là. Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Nous a l l o n s par la suite, en 2003,、eh、bien, Pete d o h e r t y chanteur des Libertines, est responsable également de la déchéance de Kate Moss et est arrêté pour intrusion illégale dans un appartement de Londres. Bien sûr, il est reconnu pour ses problèmes de drogue nombreux et、ouais. son caractère d'un mauvais garçon. Oui. Amy Winehouse? Ouais, ben, je pense que c'est tenu un peu avec lui, mais, e、euh, n en fait, e u je pense pas qu'il soit responsable de la déchéance d'Amy Winehouse, parce qu'elle avait beaucoup de problèmes déjà, mais,、euh, ouais, c'est tenu avec lui, et c'est jamais, quand quelqu'un se tient avec Pete d o h e r t y on peut vraiment se douter qu'il y a des gros <rire> problèmes,、euh, soit de drogue ou de dégâts. C'est un méchant compagnon. Ah, c'est, e h c'est, c e t y p e l à devrait être mis en prison permanent pour、euh, éviter de, e de... n en fait, Kate Moss, qui s'est retrouvé, e、euh, donc, euh, il était sur le crack, Kate Moss, qui était un, modè、mm -hmm. un top modèle, il s'est、ouais, ouais. retrouvé, donc, a r à fumer du crack, À cause qu'elle sortait avec PDRT, c'est vraiment n'importe quoi.、Ouais. C'est triste. n o s o n s également en 2003 un vidéo amateur de John Lennon imitant un babouin alors qu'il était étudiant a été vendu aux enchères pour 53 700 <rire> C'est quand même payé cher、ouais. pour un. Ben... Pour, pour n'importe quoi, la raison. C'est la rareté,、ouais. c'est quelque chose d'unique, donc、euh, c est, c est, les gens ont les moyens i l se s le p a y e n t Nous avons également, pour la même journée en 2003,、euh, qui termine la journée également du 25 juillet, le décès d'Eric Brown,、euh, guitariste d'Iron Butterfly.、Euh, il est décédé à l'âge de 52 ans et il a été victime d'un arrêt cardiaque.、Oh, ça, c'est très jeune. Oui, moi qui s t vraiment bien, très、hein? jeune.、Mmh. C'est très triste. Reste plus dans mon Iron Butterfly, je pense. Non, non, je crois en fait,、euh, s'il en reste un ou deux. C'est un quatuor, en fait. Ou、ouais, un... peut-être le claviériste de la formation. Le nom m é c h a t p e mais vraiment, non. C'est、mm -hmm. un groupe qui a été décimé, malheureusement,、mm -hmm. par des malheurs. Parce que bon, il faut、mm -hmm. dire qu'un、euh, qui est tombé en bas d'une falaise, l'autre, un arrêt cardiaque, c'est vraiment pas,、mm -hmm. euh, pas très, très jojo. Eh Bien, voilà. On passe à la journée du 26 oui, juillet cette fois-ci. Oui, le 26 o u i nous avons en 1 9 4 3 la naissance de Mick Jagger, chanteur d'un groupe. Qui s'appelle un certain Rolling Stone, <rire> je ne sais pas, je ne c o n a i s pas. En fait, il célèbre ses 68 ans、oui. euh, cette, cette semaine. J'ai été très surpris、euh, de voir,、euh, quand ils ont sorti la vidéo, un、euh, genre de documentaire sur、mm -hmm. Exile on Main Street l'année dernière,、euh, il y en a entrevu avec lui, et puis、euh, de voir à quel point il a beaucoup vieilli、oui. euh, ouais. depuis、euh, 4-5 ans. Là,、euh, la dernière fois que je les ai vus en spectacle, c'était en 2006, c'est la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal. Euh, il a beaucoup vieilli depuis ce temps-là.、Ouais. Hey, euh, pour des événements uniques, en tout cas, il est en forme parce qu'il avait été,、euh, je crois, que au Grammy, qu'il avait chanté、euh, une chanson.、Euh Et il avait été, il était vraiment incroyable. Il bougeait, il dansait,、mm -hmm. il avait vraiment de l'énergie. Mais à savoir s'il serait bon pour faire ça une tournée, lorsqu'on vieillit,、euh, c'est sûr que c'est pas.、Euh... En tout cas, il nous a dit qu'il allait le faire jusqu'à ce temps qu'on、mm -hmm. qu qu qu était c a p a b l e Il dit Je vais vous le dire, jusqu'à quel âge on peut rocker. Oui, effectivement, il va marquer, justement. <rire> ouais, il, va, il va vraiment mettre、euh, la, la, la, la limite, il va mettre un、oui. plafond. Oui, vite i t D'un rocker, Mick <rire> Jagger, j'en suis certain. Nous avons également en 1949 la naissance de Roger Taylor, batteur de Queen, qui célèbre ses 62 ans. Oui.、Euh, il est assez inactif, lui, depuis、ouais. le décès de f r e d d i e m e r c u r y Effectivement. Bah, il y a eu un retour de Queen、euh, avec Paul, Rogers, avec Paul、ouais. Rogers, qui a été une、euh, tournée, euh, une assez bonne tournée, puisque Paul Rogers est un très, très bon chanteur. Excellent c h a n t e r très belle voix. Oui, et en Angleterre, il est considéré pratiquement, je dirais pas comme un dieu, mais c'est un des très,、Trisman. très grands chanteurs. Oui, oui.、Ouais, ouais, ouais. Et、euh, donc, avec Queen, c'était vu comme la grande,、ouais. la grande alliance. mais Sauf que. C'est pas Funny Mercury. Ouais, c'est ça. Et en Amérique, ça a été moins populaire aussi, parce、ouais. qu'il y a beaucoup de gens en Amérique qui disaient c'est qui Paul Rogers c'est ça. C'est ça, exactement. C'est、ouais, le gros problème. Et、euh, l'album, c'est as assez moyen. Ouais, ouais. ouais effectivement. J'en ai, ai juste entendu deux ou trois extraits. Je、ouais. pense que je n'ai m a i s pas é c o u t e r les pièces jusqu'au bout. Ça, c'est moyen.、T'sais, on se demande pourquoi ils ont mis le nom de Queen. o、ouais, u effectivement. Ils auraient pu former un autre groupe, <coughs> ou un groupe hommage à Queen、ouais. aussi. Ça aurait été, ça aurait été intéressant.、Ouais. Nous avons également en 1969 Elvis Presley qui donne un premier concert en près de huit ans. C'était à l'as v e g a s qu'il donnait ce premier、ouais. concert. Ça, C'était si... pas un spécial télé télévisé, là、euh, Non, non. spécial télévisé a eu lieu, je crois, un petit peu auparavant.、Euh, mais c'était pas nécessairement vu comme un concert. Et,、mm -hmm. euh, euh, sinon, il n'avait pas remonté sur scène depuis qu'il était revenu de l'armée. Il, il avait chanté une chanson avec Frank Sinatra. Euh, lorsqu'il est revenu, il est encore en habit militaire, lorsqu'il est passé à, à la télé, et ensuite, ça a été seulement que des films,、euh, aucune performance devant un、euh, public, et、euh, ce retour à Las Vegas-là,、euh, marquait un peu, euh, ce qu'il qu allait devenir. Elvis,、euh, il a fait quelques tournées, euh, plusieurs, euh, plusieurs endroits, mais il s'est installé à Las Vegas également dans les années 70, et donc,、euh, c'est assez、euh, emblématique qu'il commence、euh, son, son premier concert-là, en 1969.、Ouais. Nous avons ensuite en 1972 Gilbert O'Sullivan qui est au numéro 1 du palmarès avec Alone Again Naturally. <rire> pièce,、euh, pièce pour les gens qui se sentent seuls, franchement. <rire> Je pense même que c'est des r u b r i u e s par Céline Dion cette pièce, n'est-ce pas? Ça m'étonnerait même pas. Quelle horreur!、Ouais. <rire> Mais on passe d'une horreur à un artiste qui a du front, puisqu'en 1977, Elvis Costello est arrêté pour avoir joué à l'extérieur du Hilton de Londres sans permis. Il tentait d'intéresser les, euh, les, les euh, représentants d'une compagnie de disques afin d'avoir un contrat aux États-Unis. Il y a une amende de 5 livres sterling, ce qui est vraiment pas beaucoup,、euh, et CBS l'ont invité en studio afin d'avoir une véritable audition. Donc, ça a vraiment payé, finalement, d'avoir、euh, fait ce, ce coup d'éclat.、Mm -hmm. En 1990, cette fois-ci, Brent Midland, guitariste des.、Euh, guitariste, que dis-je, claviériste des Grateful Dead, est retrouvé mort à Lafayette, dans l'État de la Californie. Il est décédé d'une overdose à l'âge de 38 ans. Ça aussi, c'est un groupe qui a été pas mal décimé, oui, les Grateful Dead. Exactement. Et même, bon, Brent Midland, qui était en fait un, un remplaçant, si on veut, puisqu'il est arrivé après、euh, la grande période des Dead. Et. Euh, ouais, ouais, C'est un successeur, entre autres, successeur. de Pigpen, qui、ouais. lui aussi est décédé, Il n'en、ouais. reste vraiment plus beaucoup,、euh, les Grateful Dead. Non. non. Et nous avons,、euh, pour finir finalement,、euh, finalement, oui, oui, finalement, cette journée, journée du 26, nous avons Nico McBrain, batteur d'Iron Maiden, qui a été arrêté à New York pour avoir heurté un préposé au stationnement. Ah, quel caractère bouillant, ce、oui. Nico, Nico. On parle souvent parce qu'il été, e u c'est lui le batteur d a r o n Maiden、mm -hmm. depuis 1983.、Euh, il était aussi connu pour être, avoir été le batteur du groupe français Trust, qui est une s p è c e de groupe, de, groupe culte en France, hein, Trust.、Mm -hmm. C'est un des premiers groupes vraiment intéressants dans le hard ride -right、qui est, je dirais, le heavy metal. En France, euh, mais euh, ses, premières,、euh, ses premières armes professionnelles, il les a faites avec un Canadien,、euh, avec Pat Travers. Ah oui, ça, je、ouais. l'ignorais. Et、euh, il joue sur,、euh, entre autres sur son premier album et son deuxième, Pudding X-Ray, qui est très bon. On va d'ailleurs en écouter tout de suite un extrait. Dedication,、mm -hmm. vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Toit-Rivière. C'est faux. 89.FM.、Mm -hmm. sûr, avec un de leurs très nombreux classiques, Over the Hills and t Far Away. C'est tiré de leur album Houses of the Holy, paru en 1973. Et juste avant ça, on a entendu le Pat Travers Band avec Dedication, très belle pièce, tiré de leur deuxième album, p u t t n t s t r a i t de 1977, sur lequel jouait Nico McBrink, qui a fait pas mal ses, ses débuts avec. Pat Travers. Pat Travers, qui est un Canadien, avait dû s'exiler、euh, en Angleterre parce que ça ne marchait pas pour lui au Canada. Et il a enregistré ses deux premiers albums en Angleterre,、euh, très bon disque. Et par la suite, ça a décollé vraiment pour lui, mais、euh, jamais au Canada. Au Canada, il est toujours resté un peu inconnu. Et, euh, mais par contre, aux États-Unis, c'était une très, très grosse vedette au, à la fin des années 70, début 80, Pat Travers. e t bien, Nico McBrain a fait、euh, ses débuts avec lui, ses,、mm -hmm. ses débuts professionnels. <rire> Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f é d i b é et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 27 juillet.、Et、effectivement, le 27 juillet 1977, Led Zeppelin est dans l'obligation d'annuler la tournée nord-américaine du groupe après la mort du fils de Robert Plant, Karak. Oui. Il est décédé à des problèmes, d、euh, e complications euh, suite à des problèmes respiratoires. Oui, c'est un virus、euh, bizarre.、Hein? Effectivement.、Euh, et puis,、euh, c e s t quand même triste. Ça a mis fin comme ça à la tournée et、euh, Les Apples n'est plus jamais revenu en、euh, oh. Amérique du Nord. On l'a vu、mm. la semaine dernière、euh, lors des éphémérides. Le dernier spectacle, <rire> Outland,、euh, et spectacle ça a eu lieu à Oakland. e spectacle. Oui, oui,、euh, apocalyptique dans le sens où、euh, il y a eu une grosse, grosse, grosse bagarre avec euh, les, euh, les employés du producteur、euh, du show, Bill Graham.、Mm. Et、euh, chose triste. Oui, vraiment. Et nous avons par la suite, en 1979, le magasin d'art amérindien d'Alice <rire> Cooper, qui est détruit、oui. par une bombe incendiaire. Cooper, lui, a blâmé les fans de disco. Oui, c'était une blague.、Oui, c'était une、oui, blague.、Sûr. Il n'était pas sérieux. C'est s û r e m e n t d e s amateurs de disco. <rire> Effectivement, c'est la grosse guerre entre la disco et le, ouais, le hard rock.、Ouais. C'est et... un des rares,、euh, ben, pas un des rares, mais c'en est un.、Euh, Alice qui n'a jamais touché à ça le disco, non, là, contrairement à r o d Stewart, par exemple. k i Oui,、ouais, même Kiss. Ouais, qui a fait une pièce et, de disco. Oui,、euh, j'ai trouvé ça génial d'ailleurs la semaine dernière au AVMTL. Ils n o n t pas joué à Was Me for Loving You parce que j'étais sûr qu'il y avait la boule miroir installée.、Ouais, ouais, ouais. t、euh, non, ils ne l'ont pas fait, alors、euh, bravo. Oui, félicitations. Franchement, ils ont compris q u i l étaient dans un festival de m é t a l Exactement. Là, ça a difficilement passé à Wasm Mead for the v i e u Est-ce qu'on i l s t p a r l é en français, Kiss, justement? Oui,、euh... il y a eu Berreguin, Paul Stanley. Ouais. Ouais. Parce que je me demandais, parce que Gene Simmons、euh, se vante de parler cette langue, et、euh, je me demandais si le français faisait partie de ces langues、ah, qui. l parle. Je ne sais pas,、arriver. mais de toute façon, Gene n'est pas le présentateur.、Mm -hmm. Il se tient. Pas long terme, non. Le, le porte-parole de Kiss, c'est vraiment Paul Stanley. Ouais, il、ouais. laisse toute la place. Toujours Paul Stanley. Bon, c'est bien parce qu'il avait dit e s d Entrevue euh, euh, dans les années 90, qu'il allait se forcer pour parler français à toutes les fois qu'il allait revenir à Montréal、euh, <rire> par la suite. Donc, je me demandais si ça avait été respecté. Oui,、oh, oui, il parle i b e r i g u i n comme ça, mais、euh, Paul ne parle pas très bien. Non, non, c'est certain.、Ah, non, on, peut, on peut lui pardonner ça quand même.、Mm -hmm. Nous avons par la suite, en 1995, Bob Dylan qui rejoint les Rolling Stones sur scène à Montpellier pour entonner Like a Rolling Stone, une pièce que les Rolling Stones, il y en a beaucoup là-dedans, qui,、euh, qui, qui, qui avait enregistré pour leur nouvel album Stripped qui est paru la même année. Ouais, ça devait être cool ça. Ouais,、mm. ouais ça devait être très très intéressant. La version des, des Rolling Stones de la pièce c est quand même intéressante. c C'est pas, pas aussi bon que celle de Bob Dylan,、non. mais quand même bien réalisée et、euh, la voix de Mick Jagger se prête bien、oui. justement à l'exercice. C'était、bon, un meilleur fait... chanteur que Bob. Oui. oui, exactement. Ça devait être très, très intéressant. Nous avons aussi en 2001、euh, Leon Wilkson,、oui, bassiste de Leonard Skinner, de, qui meurt dans son sommeil. Il avait 49 ans. Oui, il a des problèmes de, de fouet. Ouais. Ouais. On, on parlait tout à l'heure encore une fois là, de groupe s décimé, s Leonard de... Skinner, c'est pas mal les plus décimés de la gang parce、ouais. qu'il、ouais. reste seulement ben, de la formation classique. Là, Il reste seulement le, le batteur et、uh, Gary r o s i n g t o n le guitariste, qui est assez amoché, Gary. r Oui, effectivement.、Euh, Je pense qu'on lui a changé le fouet ou.、Euh, oui.、Euh, en tout cas, c'est assez. C'est assez clopé.、Euh, probablement que Kid Rock va prendre la relève quand il y a、ah, u n e membre ah, originale. L'Enderskin, la vue. Ah! <rire> <Leonard Skinner. rire> Et nous terminons la journée du 27 juillet en 2004 avec Courtney Love qui est condamné à 18 mois de probation et une cure de désintoxication ou possession de drogue. Est-ce que ça a marché?、Euh, je pense pas, non. <rire> <rire> ah, pas une belle vie pour Courtney Love. Ce qui nous amène au 28 juillet. e、euh, n 1944, nous avons la naissance de Mike Bloomfield, donc, qui s'est, bluesman.、Euh, oui, bluesman,、ouais, Blues qui s'est également, donc, fait connaître avec plus, en fait, qui a, qui a partagé la scène avec plusieurs musiciens, entre autres. Bob、euh, Dylan. Bob Dylan, oui, exactement, et il a joué. En avec, fait, c'est lui qui joue sur、uh, Like a Rolling Stone? Euh, oui, oui, oui, c'est vrai. Oui, exactement.、Mm -hmm. Il avait joué également avec Al Cooper et d'autres,、euh, d'autres musiciens. Mais oui, il joue sur Like a Rolling Stone. Il était musicien de session euh, pour euh, les, s e s s i o n s de Iowa 60,、mm -hmm. uh, 61 Revisited. Et, tu vois, ça, ça rajoute justement、mm -hmm. une très, très bonne guitare、euh, de la part de Mike Binfield là-dessus. Nous avons、euh, également en 1945 la naissance de Richard Wright, c l a v i e r i s t e de Pink Floyd. Oui,、ouais, qui est décédé il y a quelques années. Il est décédé,、bien. malheureusement, il y a quelques années.、Euh, il est décédé, mais ça, ça a été un choc quand même lorsqu'il、oui, est décédé parce qu'on ne savait pas qu'il était malade、non. à ce point-là.、Mm -hmm. Il avait manqué. On ne、euh, savait même pas qu'il était malade. Ben, il avait manqué le, le, le British Hall of Fame où Pink Floyd avait été intronisé, en fait. Et、euh, il était. Donc, les, les, les gars étaient sur scène, ils avaient dit que euh, donc, euh, Wright était malade, mais il n'avait pas dit justement. quelle était、ouais. la cause de ces m a l a d i e Nous avons par la suite, en 1949,、euh, la naissance de Steve Perrigan-Took,、euh, qui a été,、euh, donc, lui,、euh, percussionniste de T-Rex dans、oui. les premières années. Oui, et aussi d'un groupe、euh, dont j'ai parlé、euh, dans ma chronique Groupe Obscur、mm -hmm. il y a quelques semaines,、euh, Les Déviants. Oui, exactement. e <rire> Exactement. Il a, il a fait partie de ça. Il s'était fait mettre à la porte de T-Rex en 1969. Il y avait à la fois des problèmes de drogue, mais également des problèmes de santé mentale. Il n'était、oui. pas très, très stable. Et、euh, c'est Mark Bowen qui lui a tout simplement montré la porte.、Mm -hmm. Et C'est pour ça que c'est ramassé dans les déviants. Exactement. Il s'y était déviant. <rire> simplement. Nous avons ensuite, en 1957, Jerry Lee Lewis qui fait ses débuts à la télévision au Steve Allen Show. Sa prestation de Whole Water Shaking Going On a aidé les ventes, les ventes oui, de la formation, non, non pas de la formation, mais de lui-même, de ces simples, donc de cette chanson-là, qui ont passé de 30 000 copies vendues à 6 millions de copies. C'est、ouais. euh, incroyable, le pouvoir de la télévision à l'époque, c'était quelque chose d'incroyable.、Mm -hmm. En 1965, The Who、euh, fait une première apparition télévisuelle à l'émission Ready Steady Go. Le manager du groupe s'est assuré、euh, que la foule était remplie de jeunes mods afin、euh, d'avoir、euh, un succès instantané pour la pièce I Can't Explain、ouais. qui était justement jouée là. C'est le premier classique des Who.、Mm -hmm. ouais. Exactement. Ouais. En 1973, Grandfolk Railroad lance、oui. We're an American Band,、oui. peut-être leur、succès. album le plus connu, mais、oui. euh, pas nécessairement leur meilleur, mais il est très bon. Oui, effectivement. Oui. Un bon album et la pièce-titre、euh, également, qui a été un grand succès radio, c o n s i d é r、mm、é -hmm. comme un classique des années 70.、Oui. En 1978, à la demande d'un fan, Ted Nugent signe son nom sur le bras、euh, du n du jeune homme avec un couteau de chasse. Donc,、euh, quelqu'un qui avait beaucoup de nerfs. Ouais, c'est particulier. Pas、mmh, mal.、Euh, J'aurais mal Paul McCartney le faire. Que, là, non. Il a refait l'exercice le, le, le, le, de, de, de signer son nom sur le bras. En fait, c'est un. devenu, comme,、euh, devenu euh, une espèce de. de, de, de... de Tradition.、Mm -hmm. hein, en spectacle pour、ouais. Paul McCartney, il le disait d'ailleurs mardi soir, ça, ça a commencé à Halifax.、Ouais. La première fois, j'étais là. Il、euh, y a une jeune fille qui avait eu cette très bonne idée. Et l'année passée, on l'a vu à Montréal, ça a été renouvelé. Il y a quelques jeunes filles qui ont.、Euh, il、ouais, y, ont... y a une jeune fille qui est montée pour faire signer son bras. Il y en a une qui était son costume de la s e r g a n t Pepper.、Mm -hmm. qui, ouais. Et、euh, là, cette année, en tout cas, mardi soir, je pense qu'il y en avait cinq. Ah oui, à ce point-là,、oui, oui, ah, oui, tu vois, une、oui. euh, le... mère et sa fille, et puis,、ah, euh, ouais.、Oui. Le, le 27,、euh, il y avait、euh, en fait seulement deux personnes. Une femme enceinte qui avait demandé, il avait dit si tu signes、euh, mon, mon ventre de femme enceinte, je vais appeler mon, mon enfant Paul. <rire> Donc、euh, il l'a fait monter sur scène, il a signé,、euh, bien sûr, sur le、ah. chandail, non pas directement sur la peau. Euh, et euh, également, il y avait une femme qui célébrait son 50e anniversaire et qui était également habillée du costume bleu, le Sergeant Pepper's Oriental b a n et、euh, il a signé le, le costume、ah. bleu. Eh bien, mardi soir, il y a une jeune fille qui, une jeune japonaise, Qui avait pris、euh, l'avion、euh, spécifiquement pour aller voir、ah, Paul、oui. à Montréal.、Incroyable. Et、euh, elle a demandé à ce qu'il signe le haut de son sein.、Oh, oui. Et、euh, ce qui était le plus drôle, ça, déjà c'était drôle, c'était cabique de voir la réaction de Paul.、Euh, mais ce qui était le plus drôle, c'est quand elle lui a demandé son nom. Et elle s'appelle Yoko. <rire> Et là, il, il a regardé le bord, il dit We know that night. Ah, ben, c'est vraiment bien. Oui. Il y, avait une, il y avait une jeune fille, q u i a demandé à Paul de signer son arrière-train, mais il a refusé finalement. Ah, ouais. Il, il avait fait remarquer à tout le monde la pancarte, mais il a dit Si je fais ça, je vais être dans le trouble, donc je ne le ferai pas. <rire> Et pour terminer cette journée d'éphéméride du 28 juillet, nous avons en 1995 contrôle de la succession de Jimi Hendrix qui est remis entre les mains de son père James qui s'est battu pendant plusieurs années afin d'obtenir les droits de son fils autant sur les chansons que sur tout ce qu'allait représenter Jimi Hendrix d a n Oui,、futur. ça a pris 25 ans. Oui, et maintenant c'est la、ouais. il, qui, qui, ça, il, le, sœur d'Hendrix、euh, ouais, qui est c e l l e i Sa demi-sœur. Oui, sa demi-sœur, e、euh, i v e e n t Janice? Oui, je crois que c'est ça. Oui. Eh bien, on va aller l'écouter justement, ce Jimi Hendrix avec une de ses plus belles pièces. Angel! Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus à l'émission Rock Classique, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. Long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said, s h e s g o n n a come back. Tomorrow. And I said. Silver winged silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, Today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man. Gonna rise. t h e n s h e t o o k me. Yeah, I know. Qu'on a encore besoin de les présenter. Non,、hein? non, vraiment pas. Bon, on va le faire quand même. <rire> c'est Rush, trio canadien avec un de leurs nombreux classiques, Close to the Heart, qui a été repris sur quasiment tous les albums live qu'ils ont sortis depuis ce temps-là. Ça, c'est la version originale qu'on retrouve sur l'album Farewell to Kings de 1977, qui est aussi mon album préféré de Rush. C'était à l'époque où le groupe était vraiment, je dirais, metal progressif.、Mm, effectivement. Euh, juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix avec Angel. Et、euh, ça, c'est paru.、Euh, ça devait faire partie du dernier disque、euh, que Hendrix a enregistré dans sa vie, First Rays of the New Rising Sun,、euh, qu'il、euh, qui a enregistré en 1970, mais qui est sorti finalement seulement en 1997 dans cette forme.、Ouais. Et c est, c est justement, c'était la famille de Jimi Hendrix qui a monté First Rays of the New Rising Sun. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Maintenant, on en est rendu aux éphémérides du 29 juillet. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Exactement. <rire> Le 29 juillet, nous avons la naissance de Gary Lee, justement chanteur et bassiste de Rush l h o m m e à la voix d'or, qui <rire> célébrait ses 58 ans.、Oui. Non, mais il y a vraiment une voix incroyable, Gary Lee. Faut dire. Oui, une voix très particulière. Oui, oui, oui.、Ouais. 1965, nous avons la première de Help, second film des Beatles, bien sûr, film qui les a amenés dans les Bahamas, dans les Alpes-Suisses.、Oui. Euh, euh, ah, J'aime bien ce film, mais、oui. euh, il est pas mal moins bon que le premier. Oui,、euh, l'histoire est vraiment plus bizarre, mais en fait, c'est que ont, les Beatles ont mis tellement de contraintes. Autour du tournage de ce f i l m l e ça l'a rendu moins bon. C'était e s t ça. c, trouve... c drôle parce qu'il disait、hey, j a i jamais été faire de ski.、Mm -hmm. Peux-tu mettre une scène de ski Écrivez、ah, ah, une scène de ski.、Mm -hmm. Ah, j a i jamais été au Bahamas, moi. Non, peux-tu mettre une scène au Bahamas Écrivez une scène pour les pères. <rire> C'était un peu <rire> n'importe quoi, mais l'humour, je trouve l'humour dans、oui. ce film-là plus, je ne dirais pas plus intelligent, mais plus British,、mm -hmm. plus typique、euh, britannique, a b s u r d e absurde. Ouais. Ouais, donc,、euh, ça, ça vaut la peine de le voir si vous ne l'avez pas vu. En 1966, un magazine américain pour adolescents rapporte des propos de John Lennon qui disait Nous sommes plus populaires que Jésus. Une déclaration anodine, bien sûr, en Angleterre, mais qui a enflammé l'opinion publique dans les coins les plus conservateurs de l'Amérique.、Ouais. Dans le Bible b e t en drôle, ouais, ouais.、Euh, dans le sud. Et que plus Cluxe b -clux l a n s s'en est pris,、euh, en fait, v o u s l a i s s'en z e prendre aux Beatles. Ben oui, c e s t assez、ça. drôle, hein, parce que ça, lui, ça leur a valu、euh, plein de, de, de menaces de mort.、Mm -hmm. Et cela, de la part de, de gens qui se disent chrétiens, c'est、ouais, assez ironique.、Ouais, c'est une grosse contradiction.、Mm -hmm. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, la même journée en 1966, Bob Dylan、euh, est blessé、euh, dans un accident. En fait,、euh, lorsqu'il crache, s a t r i u m p h dans un fossé près de sa maison de Woodstock. Bien sûr, c'était sa m o t o c i c l e t t e et celle-là a m e n é à une convalescence quand même assez longue. Mais... Oui, ça, ça a complètement changé sa carrière. Exactement, oui. Ça a changé sa vie.、Euh... Parce que là, il était très, très exubérant,、mm -hmm. je dirais. Il était à son plus rock et par la suite, il est revenu un peu à ses racines、euh, ouais. dans le, le country. Il avait、euh, du mal à sortir, à、euh, aller faire des concerts, d'ailleurs, un d e s Premier, un des premiers, parce que je sais qu'il en avait fait il avait fait un hommage à Woody Guthrie、euh, entre son, son accident et le concert、euh, du Bangladesh de g e o r g e h a r r i s o n mais il n avait pas vraiment fait de concert. Ben, il était là à l'île de White、euh, oui, en effectivement. 1970. Effectivement, il était là.、Euh, et à Bangladesh donc, était probablement sa troisième sortie.、Oui. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés qui n'ont jamais vu ça, il va être disponible gratuitement sur iTunes euh, pour euh, en écoute、euh, sur le site d'iTunes、euh, le, le, le 31 juillet et le 1er août. Donc, dimanche,、ah ouais. vous, vous pourrez aller voir、ah. ça, Bob Dylan qui était là. C'était un peu son retour à l'avant-scène,、mm. euh, le concert du Bangladesh. Et g e o r g e h a r r i s o n a dit que à la, même à la dernière minute, il n'y avait aucune idée si Dylan allait monter ou non sur scène. Il l avait écrit en arrière de sa guitare et、euh, il a fallu qu'il s u r v i r e voir si Bob Dylan était là avant de l'annoncer parce qu'il n'y avait aucune chance、euh, mm. de savoir s'il si allait vraiment être présent. Bref,、euh, en 1966, cette fois-ci, les Doors sont au numéro 1 de s Palmarès avec Like My Fire. C'est 19... en 67. 67, oui. Le, le, le grand succès de. Pendant、euh... l'été de l'amour. Oui. <rire> <rire> En 1974, nous avons le décès de Mamacas Elliott, chanteuse、euh, au sein des Mamazon de Papas. Elle est décédée d'une crise cardiaque et non pas d'un étouffement dû à un sandwich, <rire> comme le veut la légende. C'était plus spectaculaire,、euh, le sandwich. Oui,、hein. exactement, exactement. Bon, parce qu'on sait que c'était quelqu'un de. C'était une femme assez.、Euh, assez lamée e c h a oui. Et on dit, il y avait un sandwich à côté de son lit, mais、okay. euh, elle n'avait pas entamé encore. <rire> Son, son repas. <rire> c'est quand même spécial que ce soit d e v e n u aussi gros, parce que le, le, la plupart des gens pensent ça, hein, qu'il、mmh. est mort、ouais, qu en grand. Ouais. C'est、ouais, un peu dommage pour sa mémoire, là, <rire> mais bon, c'est des choses qui arrivent.、Là. Nous avons par la suite en 1987 Ben Jerry qui lance Cherry Garcia, une saveur de crème glacée en honneur de Jerry Garcia, bien sûr le leader des Grateful Dead. Oui, c'est une de ses saveurs de crème glacée、oui. préférées, la Cherry ben, Garcia. Entre autres, ils ont dit Ben Jerry l'ont hommagé justement parce que Jerry Garcia était un fan de、oui. Ben Jerry. Est ce qui est drôle. Ben 28, and Jerry, qui n'est pas très connu ici au Québec, c'est une, une marque de crème glacée、euh, originaire de la Californie. 何 Ouais. On en retrouve dans certaines épiceries, mais c'est quand même assez rare. Oui, effectivement. Bon, on peut en retrouver vraiment plus spécialisés. C'est des... assez dispendieux, cette crème de lait. Très sucrée. C'est une crème g lait qui est naturelle. On retrouve、ouais. des œufs et beaucoup de sucre、mmh. dans la, dans la,、ouais. la composition. C'est très, très, très sucré et mauvais pour la santé. C'est drôle、euh, qu'il ait nommé ça、euh, Jerry Garcia. Parce que Jerry Garcia était diabétique. Il, a, eu, il, a, il, a, il a même、ouais. été en ce c o m a diabétique pendant une certaine partie、ah, ouais. euh, de la fin de sa vie. Donc, ça l a p p a i e très, très bien. Donc,、euh, <rire> voilà. Nous allons voir la suite. En 2005, les paroles de All You Need Is Love, la, bien sûr, écrites de la main de John Lennon, qui sont vendues aux enchères pour un million de dollars par un,、euh, par un acheteur. Ça a été acheté par un acheteur anonyme. Un en fait. million de dollars, c'est incroyable. Oui. Incroyable. Oui. Mais c'est les mots écrits de la main de John Lennon.、Oui. Nous passons cette fois-ci au 30 juillet de cette semaine d'éphéméride et nous débutons en 1936 avec la naissance de Buddy Guy qui célébrait ses 75 ans cette semaine. o、oui. u Légende du blues. Oui, une légende du blues qui continue à donner quelques concerts. b e n je l'ai mis en concert ici même à Trois-Rivières il y a une quinzaine d'années. Ah oui? Oui, c'est incroyable. Non, le non, Body Guy s t d e venu、ici? à Trois-Rivières.、Ah, ouais. oui. ça, ça devait valoir la peine en plus.、Et、je pense encore, que c'est、euh... Steve, c'est Steve Hill qui faisait vraiment partie. Ah, d e s bonnes chances, b e n oui. Oui, oui.、Euh, le doc me fait signe que oui, en e f t Ah, parfait. Donc, on a, on, on a une confirmation de la part du docteur. Nous avons par la suite, en 1946, la naissance de Jeffrey Hammond, Hammond、euh, qui a été bassiste, bien sûr, pour Jetro Tall, et、euh, oui. également l'inspiration derrière la chanson Son A Song for Jeffrey.、Mm. Très, Sur très、euh, le deuxième album, il、oui. me semble,、uh, Stand Up. Et c'est une très, très, très bonne pièce, je trouve, de、mm. Jetro Tall,、euh, vraiment très bonne. En 1947, la naissance de Mark Bolin, leader, bien sûr, de T-Rex, qui, qui célébrerait, en fait, ses 65 ans, mais、ouais. euh, il est décédé.、Euh, donc, il, il... il est décédé,、euh, oh, je ne pense même pas qu'il avait é 0 a est d déch... é c s l o n t e m p s Il est décédé 65... très longtemps. Il était en 75, 74, 75. Oui, milieu des années 70, il était、euh, en, fait, en, en pleine gloire、ouais. euh, du glam, ce、ouais. qui était dommage pour lui. C'est vraiment très triste. Nous avons 1966, cette fois-ci, les Beatles qui sont au sommet du palmarès des ventres avec Yesterday and Today, l'album qui a causé scandale. Oui, sûr, et mais a pochette. Oui, mais、euh, ils étaient numéro un, mais sûrement pas avec la pochette,、euh, la fameuse pochette avec les,、euh... Habillé en b o u c h e Non, je crois que、euh, non, ça, ça, ça a dû、euh, prendre quelques temps, malgré le fait que, bien s o u v e n t les albums des b e a t l s étaient lancés et se r e t r o u v a e n t en numéro un assez rapidement.、Mm -hmm. Et à moins que ça ait été mis au numéro un la, la, la première journée de la sortie,、euh, probablement que ça a été、euh, repoussé parce que la pochette de boucher, je pense qu'elle est restée dans les bacs deux jours, gros、ouais. maximum. Et après, ensuite, on a mis des, des autocollants sur、euh, la pochette et par la suite, là, on a eu la, la pochette que tout le monde connaît avec la malle.、Ouais. Euh, pochettes de boucher, les, les, les disques se c h i f f r e à peu près à 1000 maintenant pour ceux qui ont des pochettes intactes de Yes, Today. Donc,、euh, ça, ça vaut la peine. <rire> Mais il y a eu des rééditions maintenant, il y a des rééditions disponibles indépendantes.、Ah, Avec cette couverture、euh, où les Beatles sont entourés. Une réédition officielle、euh... Non, non officielle, non. non、okay. euh, C'est pas officiel.、Oh, ouais. Et、euh, les Beatles sont entourés donc, de bébés, en fait, de, de, de poupées、euh, démembrées et de morceaux de viande. De viande, oui. Et... De, de très beaux goûts. Oui. <rire> <rire> Belle pochette, moi, je l'aime bien. Ouais, moi aussi. Ouais, Ils sont très heureux. En 1966, cette fois-ci, l h e Trugs est au numéro 1 avec Wild Thing, bien sûr, donc、mm -hmm. euh, leur très, très grand succès.、Euh, franchement, le...、Ouais. sinon, le. le Le, le plus grand succès des Trugs. Oui, absolument. C'est un classique. C'était un classique qui a été repris par Jim Hendrix. Moi, j'aime beaucoup la version、mm -hmm. de Jim Hendrix,、ouais, surtout celle qu'il、bon. a faite à, à Montreux. Oui, oui c'est vrai. C'est très, très bon. Et d'ailleurs,、euh, euh, pour les gens qui seraient intéressés à lire sur The Trugs, le magazine Mojo du mois de juin, mais on est toujours décalé. Je pense qu'il est encore dans les, dans les bacs en vente.、Euh, un très bel article, justement, sur le, The Trugs qui retrouve、ah, oui. l'entièreté le, de la carrière et les albums également、euh, importants du groupe. Disons, voilà, suite en 1968, la boutique Apple des Beatles f e r m e pour cause de non-rentabilité. La boutique a ouvert ses portes une dernière fois, en fait, et a offert aux clients de repartir avec un item gratuitement. Plusieurs, par contre, se sont poussés avec trois, quatre ou même cinq、ouais. articles. C'était、euh, ça le problème de cette boutique-là, c'est que tout le monde se servait.、Ouais, euh, les employés se servaient,、euh, il y avait beaucoup de vols,、euh, ouais. c'était vraiment débile. Oui, c'était trop,、euh, trop justement p、ouais, a y e a n n l o r On e s s a y é d'être trop laxiste. C'était. Il y avait beaucoup d'idéalisme derrière la création d'Apple, et、mm -hmm. puis、euh, la nature humaine là, étant ce qu'elle est, eh bien, c'était un fiasco. Effectivement, malheureusement. Nous allons voir la suite en 1988. Steve Winwood, qui est au numéro un du palmarès avec la pièce、euh, p a a l m Roll è s américain, u i avec a pièce r o l with it. Oui. Je ne c o n a i s pas. Moi, que je n'aime pas? pas du tout. Non, hein, c e s t pas très bon. Non, non, pas. bon. En fait, je te dirais que Steve Winwood, tout ce que j'aime de lui, c'est ce qu'il a fait avec Traffic,、mmh, avec le Spencer、ouais. Davis Group. En solo, là, non, je n'en a j a i m e pas là, ça.、Ouais. C'est aseptisé. Je dirais que c'est de la pop pour adultes.、Mmh. j a i m e pas ça.、Ouais. Donc,、euh, à, à éviter à tout prix.、Bon, ce n'est pas rock. Quand vous êtes un amateur de rock, je pense qu'on peut difficilement, en tant qu'amateur de rock, aimer ce que Steve Winwood a fait、mmh. en solo. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Ce qui nous amène en 2003. Oui, en 2003, les Rolling Stones, qui sont à la tête、euh, d'affiche, s en fait, d'un festival mis sur pied pour revitaliser la ville de Toronto, fortement touchée par le SRAS.、Euh, en fait, les Stones、euh, devaient passer、euh, pour leur tournée、euh, dans la ville de Toronto. Mais... Ça, ça, ça avait été annulé à cause de l'épidémie. Effectivement.、Euh, C'était la même chose au Japon. Il y avait、mm -hmm. aussi l'épidémie aussi forte qu'à、ouais. Toronto, sinon plus forte. Alors, ils sont revenus euh, avec.、Euh, C'était ICD ici. Oui. Et Rush, en vrai, à partir. Et、ouais. euh, il y avait beaucoup, beaucoup de monde.、Hein. Ils en a v a e n t Je sais plus. Il y avait 400 000 un... personnes.、Ouais, C'était. Un très、ouais. très très gros show.、Euh, il avait fait le même genre de concert au Japon aussi pour、euh, mmh. s'excuser. En fait, c'est un concert gratuit、euh, en plein air et ça avait attiré vraiment、ouais. une foule incroyable de gens. En 2003, toujours, Bertrand Canta, t leader de Noir Désir, est arrêté pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant.、Mmh. Euh, le chanteur a été emprisonné pendant plusieurs, pendant quelques années en fait, pour、ouais. euh, meurtre involontaire. o u mais le public ne lui a jamais pardonné, bien sûr. Non, et.、Euh, C'est comprenable, en fait, une certaine partie, à un, certain,、euh, un certain niveau. Nous avons également en 2003,、euh, dans cette journée du 30 juillet,、euh, le décès de Sam Phillips,、euh, premier producteur d'Elvis. Il avait、euh, 80 ans, m a i e sûr, par d p r o b l è m e r e s p i r a t o i r e Justement, on en parlait la semaine dernière.、Oui. Je me demandais, est-ce qu'il est décédé? Ben, je me demandais aussi s'il était encore en vie, mais euh, non. Euh, il est décédé quand même à un âge respectable, 80 ans. Ça fait déjà 8 ans de ça. Ouais, exactement. En 2006, cette fois-ci, Axel Rose se voit obligé de quitter le concert de Guns N' Roses pour cause de basse pression. C'est s i b a s t i i n b a c h chanteur de Skid Row, qui a pris sa place pour le rappel. Donc, il n'y avait plus absolument personne de Guns N' Roses、euh, sur scène、euh, au moment <rire> du rappel parce qu'Axel Rose c est le dernier de Guns N' Roses. Il garde le nom Axel,、euh, Guns N' Roses, mais. C'est Axel、ça. Rose. C'est ça. C'est、ouais. aberrant.、Ouais, c'est complètement aberrant. <rire> j a v a i s pas... a j v a i s pas pensé à ça. <rire> à tu sais, c est... C est... Ça devait、ouais. être un bel hommage à Guns N' Roses. m a i Sébastien s Bach, en fait, s'il si, si fait une bonne performance,、euh, ça devait être intéressant, mais c'est un personnage complètement détestable. Oui, oui, oui, c'est ça. Et puis, et puis Euh, il s'est fait connaître avec Skid Row. Les membres de Skid Row, ils ne veulent rien savoir de lui.、Là. Il ne reviendra jamais avec Skid Row、ah, là, parce pas, que c'est un type c'est ça qui est, est déplaisant,、ouais. euh, qui est très imbu、euh, lui-même. Il ne voit quand même、ouais. pas.、Euh, qu oui, oui, oui, ce oui, c'est un,、bon, de... un bon showman.、Ouais, euh, c'est un type irresponsable. Effectivement. C'est vraiment pas,、euh, pas très bon. Passage, dernière en fait, journée de la oui, semaine, la dernière semaine. journée du mois, le 31 juillet. Dernière journée des éphémérides. En 1958, nous avons la naissance de Bill Berry, batteur de REM, qui célébrait, lui, ses 53 ans cette、mm -hmm. semaine. Bill Berry, qui, qui ne fait plus par, en fait, qui est toujours membre de REM, si on veut, entre parenthèses, mais qui ne participe plus à rien avec le groupe depuis un、euh, anévrisme qu'il a fait en 1995 pendant la tournée Monster. Euh, et, euh, il avait été ordonné au repos par le médecin et maintenant, donc il reste à la maison et、euh, ne participe plus à rien autour du groupe. En 1966, 8 6 dis-je, cette, dis cette fois-ci, à Birmingham, en Alabama, on empile et brûle les brûles des albums des Beatles suite aux déclarations de John Lennon la veille, d qui avait été ramené dans un,、oui. un journal. C'est vraiment, vraiment, vraiment imbécile. Oui,、oh, c'est comme,、euh, comme la chasse aux sorcières à ouais. Salem, ouais. mais、euh, 300 ans plus tard. e f f c t e m e n t Et、euh, comme on le voit aussi dans le. C'est-à-dire le. le, le je cherche le mot, le, le, le l a n t h o l o g i e b e a voilà. On peut voir un segment où on interview un leader du c l u b Clan qui d i t、mmh. on va être au concert, on va prendre des mesures pour que John Lennon sache qu'on est, qu'on sait qu'il est là et, Euh, ils ont dit par la suite que、euh, c'était,、euh, ils avaient pas pensé à ça, mais ils auraient pu facilement se faire assassiner, John Lennon, pendant、ah、oui, les concerts, parce qu'il n y avait aucune sécurité qui、mm -hmm. était autour, e n t r e autres quand ils jouaient au Hollywood Ball, il y avait、oui. des, des collines, il aurait pu avoir un sniper qui était là、oui. et tuer、euh, Lennon facilement. Donc,、oui. Ça a été、euh, très, très grave. Cette fois-ci, en 1971, nous avons George Harrison qui tient son fameux Concert for Bangladesh.、Oui. Donc, qui,、euh, comme je disais, qui sera présenté sur iTunes gratuitement les 31 juillet, 1er août, probablement pour une période de 24 heures. C'est le premier gros concert à vocation、oui. humanitaire. Exactement. C'est ce qui a inspiré par la suite le Live Aid et un、oui. paquet d'événements comme ça.、Là. Ça a inspiré Bob Geldof,、mm -hmm. euh, qui était, je ne sais pas s'il était présent, mais en tout cas, il a vu le concert par la suite et、euh, donc c est, c est, ça l'a inspiré pour le Live Aid.、Euh, C'est ça parce qu'à l'époque, Harrison avait tenté de réunir certaines des plus grandes vedettes、ouais. de l'époque. Jusqu'à un certain point, il n'a pas, pas réussi. Non, c'est ça, malheureusement.、Euh, C'était、euh, oui. un gros coup, Bob Dylan. Il avait, il avait essayé d'amener les Beatles、euh, mm. complets avec lui et Lennon et McCartney、euh, il... se sont、euh, désistés. Je ne me rappelle pas pour quelle raison. En、hein. fait,、euh, il avait demandé à John Lennon de venir sans Yoko No et、euh, mm. Lennon a dit non. Si Yoko ne vient pas,、euh, moi je ne viens pas. Et Paul était、euh, encore dans une période un peu.、Euh, Il était, il, il voulait passer au t o n t mauvais terme avec. Ouais,、euh, en très mauvais、euh, terme, même. Euh, et, euh, surtout avec George,、euh, particulièrement avec George. C'est ce qui qu e t particulier. Oui, oui, les oui. deux、euh, ont eu beaucoup de misère à se reparler par la、mm -hmm. suite. Et euh, donc, euh, voilà, ils il se voyaient mal à être là. Mais Ringo, qui était、euh, en tournage en Espagne, lui, a pris l'avion et s'est envenu.、Oui, euh, C'était à, à New Madison, York.、M、Madison, Madison Square, Square Garden. Garden. Deux représentations dans la même journée. Oui, exactement. Et Ringo est venu、euh, et pratiquement sans aucune pratique se sont en allés. Ils ont joué、mm -hmm. Eric c Lapton. Qui refusait pratiquement de sortir de chez lui, ce qui était、ouais. euh, assez. a s son très drogué à l'époque,、ouais. est venu、euh, malgré tout. Il dit que quand, quand il regarde ça maintenant,、euh, il trouve qu'il n'a pas fait des bons choix de guitare, des bons choix de vêtements. Il n'était pas, pas là, en fait, tout simplement. Donc,、euh, mais c'est un concert intéressant à regarder, surtout que、ouais. George Harrison en donnait、euh, pas, tôt, pas beaucoup d a n s ce temps-là. Il n'aimait pas ça, donner des concerts.、Ouais. Donc,、euh, voilà. Ça l'a encouragé peut-être à en faire par la suite parce qu'il est le seul, b lui, à avoir fait une tournée. À part oui, hors, oui, oui, oui. À avoir fait、oui. une grosse tournée dans les、oui. années 70. Il l'a fait et il a fait quelques concerts aussi avec Eric Clapton dans les années 90.、Mm -hmm. Mais、euh, c'est sûr que comparé, comparativement, disons justement à Paul McCartney, ou même Ringo Starr qui en、ouais. fait un peu,、euh, il était, mis à part John, celui qui en a moins fait.、Mm. Moins fait, je n t Euh, nous avons par la suite, en 1971, la première du documentaire Gimme Shelter, un、euh, documentaire sur les Rolling Stones et les événements du concert d a l t a m o n t Oui. d c e C'est très bon,、euh, oui. ce, ce film, mais très dépicumeur. Oui, vraiment.、Mmh. Donc, à regarder quand même, mais, euh, vraiment, euh, prenez, prenez le temps et essayez d'être préparé pour l'écouter. <rire> En 1971,、euh, maintenant, un gardien des sécurités est poignardé pendant un concert des Who. Donc,、euh, ouais, ça brassait beaucoup、euh, ouais. dans ce temps-là dans les concerts rock. Oui, quand même assez. Alors, en 1978,、euh, les Rolling Stones sont au numéro 1、euh, avec Miss You, donc,、euh, ah, succès, une, euh... une pièce、euh, qui a énormément marqué、euh, l'été 1978. Ouais, ça et、euh, Baker Street, c'était les deux grosses euh, chansons euh, qui ont marqué cet été-là. Nous avons également en 1981 Debbie Harry qui lance c u c k o o son、euh, album solo. Ah, ben、son、ça,、Harry、ça n'a rien marqué. Là, non, non, là. Pas. Et ça ne me surprend même pas, Debbie Harry qui était non, avec là, là, Blondie. C'était pop, c'est pas、ça. intéressant. Elle avait fait le passage à la pop. Mais c'était une très belle femme. Oui,、oh, mm -hmm. effectivement. Et、euh, finalement, nous terminons oui, cette、euh, semaine chargée d'éphémérides en 1984. Après seulement deux semaines de tournée, Eric Clapton quitte, la tournée Pros and Cons of h i h h k i n g de Roger Waters.、Ouais. J'ignore si c'était à cause parce que bon, on sait que la tournée n'a pas vraiment bien fonctionné.、Mm -hmm. les, les, les auditoriums étaient à moitié remplis. Je ne sais pas si Clapton avait encore des problèmes ou si c é t a s Je, je ne sais pas pourquoi, mais...、Euh, mais ça devait être triste parce que les gens qui avaient peut-être acheté leur billet pour aller <rire> voir Roger Waters et Eric Clapton se retrouvaient juste avec une partie du duo. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Merci. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions cet été. Un genre de bleu, ça c'est les jeudis à 21h,、mm -hmm. en reprise les samedis à 19h et les mercredis à 13h, ainsi que album classique les vendredis à 10h en direct, en reprise les mardis À midi. Merci beaucoup, Simon. Merci. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un petit bloc、euh, constitué de pièces dont on vient de parler dans les éphémérides. Et au retour, je serai avec le Dr. Pendragon. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock. C'est f o u 8 9 FM. h、uh, o w y o u doing b r o Where you been? Where you g o i n g And He takes your hand in some strange California, and she breaks the bone. <laughs> a housewife from Encino, whose husband's on the golf course with his book. you I'm gonna go. Avec une de leurs pièces les plus révolutionnaires. Tomorrow Never Knows, tiré leur disque Revolver, paru en 1966, à l'époque où John Lennon avait soulevé lire comme ça des fondamentalistes chrétiens aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Après avoir dit que les Beatles étaient devenus plus populaires que Jésus-Christ auprès des jeunes, des paroles qui lui ont valu de très nombreuses menaces de mort,、euh, ce qui est plutôt ironique de la part de gens qui se disent chrétiens. Juste avant, on a entendu son ami George Harrison avec la version spectacle de My Sweet Lord tirée du disque en concert pour le Bangladesh qui a eu lieu il y a exactement 40 ans cette semaine, le premier concert à vocation humanitaire qui a inspiré entre autres le Live Aid, le concert légendaire. Au début Du bloc, on a écouté Roger Waters avec The Pros and Cons of Hitchhiking, dans, dont la tournée du même nom a mis en vedette le, le guitariste Eric Latton pendant un bon deux semaines avant qu'il décide de quitter en plein milieu. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. J'ai maintenant l'immense plaisir de recevoir mon très grand ami, l'épouvantable Dr. Pendragon, qui est encore en vacances cette semaine et qui est venu faire un tour à Rock Classic. Alors, une fois de plus, bonjour, Dr. o c t e u Yeah! Rock'n'Roll, Rockmaster! Je ne suis pas toujours en vacances <rire> quand même. C'est à donner que ça a t é c h e l o n n é sur le temps. des grosses vacances. Ben, oui et non. Les vacances, c'est jamais assez gros, tu sais.、Euh, moi, j'en prendrais facilement. Je ferais l'inverse. Je travaillerais trois semaines puis je prendrais、euh, <rire> le reste des vacances. C'est tout à fait utopique. Hey, on te voit sur la photographie qui orne la page d'entrée du site web de CIFOU au www.cifou.ca. Tu as pris beaucoup de poids cet été、euh, et tu as、mm -hmm. décidé de te laisser pousser la, la barbe comme ça. Tu as l'air très irsute, mais ça ne semble pas nuire à ton incroyable magnétisme non, auprès、non. des dames, puisque tu es, es toujours très bien entouré, n'est-ce pas? Bien, écoute,、euh, encore ici, je dois dire.、Euh... Pour cette nouvelle édition à laquelle je participe, que sort une autre photo que je connaissais à pas l é d i t a n c e s Ben, c'est qu'on a plein de paparazzi ici. C'est、oui, fou. Et puis,、euh, ils te c r o q u e comme ça. Dans le vif. Tu...、Oui, dans, dans le vif de l'action. <rire>、euh, en fait, oui, j'ai pris, pris du poisson que ça fait les vacances. Mais comme tu peux voir, la photo est plus ou moins récente parce que les conquêtes <rire> avec lesquelles je suis ici datent quand même d'un certain nombre de décennies. Ben, oui, je me demandais où tu avais pris ça, ces t f e m m e s des années 70-là. Écoute,、euh, je l'ai ambulé sur la plage, puis ils se sont、euh, placardés à moi, littéralement. Oui. Oui, oui, oui. Ça. Chanceux. Mais, ne parle pas de mon point ici. <rire> Qu'est-ce qu'on va entendre dans ton premier b l o c docteur Du rock Oui. Du rock, évidemment. Oui. On va entendre, entre autres, hein, notre seul vrai rocker québécois, Voilà,、oui. Michel Pagliaro. On va entendre.、Euh, Euh, Un autre légende vivante, e、euh, n en fait,、euh, je dirais plus、euh, en termes de, du chanteur John Fogerty et CCR. Mais tout de suite, on va entendre une pièce dans laquelle toi et Simon veulent mentionner la présence de Bob Dylan lors d'un de concert des Stones. On va entendre cette pièce-là, Like a Rolling Stone. Vous êtes sur l e s ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Fou, 89.FM. e a Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're b o u n d to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. n o you don't talk so loud. n o you don't seem so proud. About having to be scrounging your next. you know you only used to g i v e The vacuum of his eyes and say, Do you want to? And the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder. Discover That he really wasn't where it's at after he. You better take a diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused. a t Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're in. Now you got no secrets to conceal. How does it feel?、Oh, how does it feel?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 La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 56-20 boulevard Jean 23. Visitez b a n q u e d e l a s a n t e c a ou bankdesingénieurs.ca q u pour en savoir plus. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager des passions, eh bien tu peux le faire. Écris un courriel à proxifou à c o m m e r c i a l u q t r c a Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets, que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été. Écris à proxifou à c o m m e r c i a l u q t r c a ou visite cifou.ca. Vous êtes à Cifou pour l'écouter. 「I like what your t s h i r t said」 アキ s トパレーアキムトロッグノマトウチセイアムガナドウィッエウスワッツドウィ Une formation de rock québécois dance, Laurie dance avec Montreal Hooker. C'est tiré de leur premier album qui vient de sortir, Living for the Roll. C'est pas le meilleur disque de rock qui est sorti dans les dernières années, mais c'est quand même bon, c'est sympathique et c'est surtout cool de voir apparaître un autre vrai groupe de rock au Québec. Où les gens des grands médias n'ont aucune idée de ce que c'est, du vrai rock. Ils appellent ça du rock, eux autres, e r i c Lapointe, puis Mary May. <rire> c'est pas mal à goder de la traque.、Euh, ça fait changement en voyant Dance l a u r i e Dance,、euh, qui e u font du vrai rock. Comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur disque、euh, de, de rock au monde, mais au moins,、euh, c'est, c'en est du vrai rock. Et Steve Hill、euh, joue aussi sur une, une pièce de l'album, la première、ah, oui. pièce.、Euh, Du disque et、euh, le vidéo de la pièce titre de l'album, Living for the Role, c'est un véritable bras d'honneur, comme ça, bien senti à la rectitude politique et、euh, ça fait du bien de voir ça. C'est plutôt réfléchissant au Québec, c'est cool. Juste avant ça, on a entendu les choix du doc. On a entendu quoi? Michel Pagliau. Oui, le rocker initial. Tout à fait. Et la pièce Miss Hain, cette fois-ci, c'est une version qui apparaît sur l'album Pagliaro Live de 1973, qui、mm -hmm. pour moi est un album fétiche. Oui.、Euh, nous avions CCR, Credence c l e a r w a t e r Revival, et la pièce Round Through the Jungle, que l'on retrouve sur Cosmos Factory de 1970. Oui, John Fogerty a、euh, clôturé le de, de festival、oui. d'été de Québec.、Et、juste en passant, Dance, Laurie, Dance, on joue aussi au festival d'été. Il ouvrait pour Metallica. Il ouvrait pour Metallica, oui.、Ouais. oui. e、euh, u nous avions,、euh, au début de, du bloc. b o b Dylan et la pièce Like a Rolling Stone que l'on retrouve sur、oui. Highway Revisited de 1965. Et tu sais que je suis pas un fan du tout de Bob Dylan, <rire> mais je trouve que c'est un très bon album.、Mais、là, tu, commence à, tu commences à le, c o m p r e n d r e un peu plus,、là. Ben, en fait, non. Ben, c'est ça le problème. J'ai pas encore compris son thème de voix, là. Ben, <rire> non, c'est pas si mal,、là. Honnêtement, je trouve qu'il y, y, y, y a, de la découverte qui se fait. i、ouais, l y a de la substance Oui,、oh, absolument. i、ouais. l y en a dans l'épidémie. Ben, il faut se rappeler que Bob Dylan il était surtout là pour rendre le rock intelligent. Parce qu'avant qu'il qu en parle avec John Lennon et qu'il、euh, euh, qu contribue comme ça à rendre la musique des Beatles intelligente、euh, et q u e l u i se mette à faire du rock,、euh, ce n'était pas une musique très très cérébrale.、Hein? Non, non. Mais en fait, honnêtement, Alain, est-ce que le rock doit l light? Ça, c'est toute la question. m a i S'il s peut l light, c'est un plus. C'est un plus, plus. mais ce n'est pas une nécessité. <rire> Si c'est vrai qu'il y a des grands albums de rock qui sont très donos,、oui. mais s'ils veulent l'être, c'est cool.、Ah、ouais, Les ouais. Doors, c'est cool. Non.、Oui. <rire> Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Doc Top Dragon, c'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée au recin du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et cette semaine, avec le, do le Doc, on a assisté、euh, À plusieurs、euh, concerts mémorables, dont le nom moindre a été celui de Sir Paul lui-même,、mmh. qui est venu brasser le Centre b e l l pendant deux soirs, soit mardi et mercredi. On est très chanceux qu'il soit en, venu à Montréal, hein,、oui. euh, car la tournée est très courte, à peine huit concerts là, cet été.、Mmh. C'est pas gros, huit concerts, dont deux à Montréal.、Mmh. Oui, mais huit concerts très intenses et très chargés. Oui, tout à fait. Et、euh, là, c'était la première fois que tu le voyais, Paul. T'en、ouais. as pensé quoi,、euh, Honnêtement, je vais être très franc. Je commence à réaliser à peine que j'ai vu cette légende-là.、Mm -hmm. euh, sur le moment, c'est、euh, impressionnant. Moi, je suis un fan des Beatles, je,、mm -hmm. un, je suis un fan de Paul McCartney, majoritairement que s a partie Wings.、Mm -hmm. euh, J'étais très impressionné, à la fois très captivé de voir ce bonhomme-là nous faire les pièces que j'ai tant et tant entendues sur album live.、Mm -hmm. Maintenant, les rendre vivantes comme ça pour le public. Oui, oui absolument. Et maintenant, à dire est-ce que j'étais dans un état de, de, de, de, de groupisme, i de, d'euphorie, je ne le sais pas. Aujourd'hui, beaucoup plus lorsque je t'en parle aujourd'hui que sur le moment. Oui, parce que là, tu étais un je, peu comme、euh, stupéfait, stupéfait subjugué <rire> un peu. Et j'ai réécouté par la suite. Le lendemain, je me suis retapé, comme je te disais, Wings Over America、mm -hmm. dans son intégrale.、Euh, je, et puis, je me suis dit, ben oui, j'étais là. J'ai vu Sir Paul, qui est une. Des seules e n i q u e s légendes vivantes du rock proprement dites,、ouais. qui a contribué énormément à ce que cette industrie-là devienne ce qu'elle en fait, qu a été et ce qu'elle demeure aujourd'hui pour en fait une certaine partie. Puis,、euh, c'est un personnage tout à fait.、Euh, on a le goût d'aller souper avec lui. Là. Ouais, il est magnifique, Paul.、Oh, l e vraiment, vraiment magnifique. t a i t très simple d'approche. Très généreux de sa personne, mais ça a l'air d'être le gars que tu pourrais avoir comme voisin, puis que le samedi matin, faisant un peu l'eau, c'est Hi Paul, how are you? Puis I feel fine, Benny and you. Ça serait juste ça. Tu ne sens pas de barrière de rockstar. Non, non, il n'est pas hautain du tout. Pas du tout. Puis pourtant, il pourrait l'être parce q u e c est un indicateur de beaucoup de choses. Mais c'était vraiment. Moi, j'ai trouvé que c é t a i le spectacle qui était parfait.、Oui. Le son était excellent. Ah, le, le son, hein? C'est incroyable. C'est la première fois qu'au centre-ville,、ah, on oui, entendait、si、un son. a u s s i p a qui fait、parfait. sonner au centre-ville,、oui. là. Le son était incroyablement bon. Écoute, il y a un ban. d Le bonhomme a un ban. d qui... C'est l'enfer. C'est professionnel jusqu'au、ah. bout des doigts.、Euh, C'est des gars qui ont du f u n à jouer sur、mm -hmm. scène avec eux autres. Il y a une grosse chimie, une grosse complicité qu'on sent entre eux autres. Le batteur est absolument hallucinant.、Ah, oui. Et il était très en voix. Oui. Oh、oui, mais bien me a m s l m a h p u i s C'est pas évident, cette、ah、pièce-là. là. là. Oui. Puis D'autant plus que cette pièce-là, il a fait pratiquement seul au piano.、Mm -hmm. Tu te dis, s'il y a des, des lacunes, des fausses notes ou des ratés, c'est là que tu vas les sentir tout de suite. Pas du tout.、Mm -hmm. Pas du Tout Tout au long du spectacle, pendant pratiquement trois heures de spectacle, là, ou en fait pas loin,、euh, il était d'une forme resplendissante.、Ouais. On s'entend que le gars va avoir 70 ans. Oui, il, il, il vient d'avoir、so、69 ans.、Bon. C'est incroyable.、Hein. Les grands moments pour toi?、Hein? Bon, évidemment, c'est un peu stéréotypé, mais moi, je suis un fan inconditionnel de la pièce Jet. Oui. Je pense que c'est la troisième pièce qu'il a faite. Moi,、ouais, c e s t au début du a...、ouais, concert. C'est、ouais. ça. Je suis vraiment.、Euh, écoute, Paperback Writer, j'ai vraiment trippé oui, aussi. Oui, i n Oui, o absolument.、Euh, bon, ça sonnait l'enfer,、ah, Paperback écoeurant, Writer. C'est、oh, é c o e u r a n t Écoute, je dirais que majoritairement, s u r t o u t c é t a i t des moments forts pour moi, peut-être à part au Bladio Blada que je trouve drôle. Ah,、oh、non, ouais, ouais c'est、bon. ça, ça. On se demande、euh, pourquoi, pourquoi le monde aime dans cette pièce-là. Moi, je sais, c'est un petit moment de, de, de, de folie、euh, rigolote, le passage, r <rire> j'imagine. Mais、euh, écoute, Bad on the Run était vraiment b e a Oui, oui, oui, excellent. Tu sais, écoute,、euh, euh, les pièces des Beatles sont, sont tous des pièces. Qui pour moi, qui ont fait partie du, du, du setlist de, de Paul McCartney, des pièces que j'aime.、Mmh. Donc, à chacune qu'il interprétait, pour moi, c'était comme un beau moment magique, là, tu sais, où j'étais vraiment dedans. Là.、Oui. Mais, écoute, un spectacle que je qualifierais de pratiquement impeccable.、Ah、oui, absolument.、Euh, personnellement, pour moi, les, les, les grands moments, ça a été Junior's、euh, Farm. Uh, ouais. Birthday, Birthday、oui, », ça sonnait l'enfer.、Uh, uh, The Night Before, c'est la première fois qu'il qu la faisait au Canada. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs.、Ouais. Uh, paperback Writer, évidemment, moi aussi. Let Him In. Let ouais, Him In, c'est drôle. Vrai, ouais,、uh, Golden s l u m b e r on rappelle.、Uh, mais. Uh, Oh、oui, aussi, il y a eu la parade des femmes qui sont venues sur scène. On en a, par on en a parlé p l u s tôt avec Simon. Ça, ça c'est toujours drôle. Ils viennent sur scène pour obtenir un autographe de Paul pour ensuite se faire tatouer.、Euh, chose qui est devenue une habitude、euh, maintenant en concert pour lui,、euh, mais qui a débuté il y a deux ans. Quand Paul a donné son concert à Halifax, c'est ça.、Euh, spectacle fantastique auquel j'ai assisté. Écoute, on va aller、euh, en écouter、euh, trois des grands moments du spectacle de Paul McCartney qui l'a donné à moyenne cette semaine. Oui, en débutant avec Junior. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.fm! o entendre trois des grands moments du spectacle de Paul McCartney à Montréal cette semaine. On vient d'entendre Maybe I'm a m a z e qui était,、euh, ah, était un des clous de la, de la soirée mardi.、Mm -hmm. ah、Il、ouais. euh, nous a fait prendre conscience pendant l'interprétation de cette pièce de la qualité exceptionnelle de sa voix, qui est absolument sublime et magnifique malgré ses 69 ans. Sa, sa voix est aussi bonne qu'il y a 40 ans. C'est un véritable phénomène.、Ouais. Euh, juste avant ça, on a entendu Paperback Writer, Paul qui l'interprétait avec la guitare avec laquelle il l'a enregistré、ouais. en 1966. Oui, c'est、euh. hot quand il est arrivé avec ça、ouais. sur scène. Magnifique c e m i a c c o u s s é Gretsch, c'est ce qui me semble. C'était-tu une Gretsch? Il me semblait que c'était une Gretsch. J'aurais pensé a s p que c'était une Gibson avec les Afros, mais j'aurais pensé que c'était une Gibson une à la Baby King. n o n ça me semble q c'était une Gretsch. Une Gretsch. Et,、euh, au début du blog, on a entendu Junior's Farm.、Euh, dépendamment des gens, on n'a pas tous le même rapport avec les chansons de Paul. Et,、euh, celle-ci n'a pas soulevé, on peut dire, le plus d'enthousiasme dans le Centre Belle Mardi Soir. Mais,、euh, c'est, c'est une de celles que j'ai eu le plus de plaisir personnellement à entendre, puisque c'est une pièce que j'ai toujours adorée, que je me suis procuré un 45 tours quand j'étais enfant et que j'ai toujours et que j'ai écouté des centaines de fois. Et,、euh, je, comme j'en prends toujours, je prends toujours grand soin de mes choses, bien, il est encore en parfaite. C'est ce、euh, un des très bons r o c k de Paul en solo. Il l'a joué comme deuxième pièce tout de suite après Hello Goodbye, qui o ouvert le concert. Le lendemain, Simon était au Centre b e l l e t、euh, ouais. il a commencé avec Magical Mystery Tour、ben、ce ouais, soir. Ouais, c'est fun, hein?、Ouais. J'ai demandé à, de à Paul. À Paul. Demandé à ah Simon, oui, t'as parlé de t i je pense. n o malheureusement. J'ai demandé à Simon est-ce qu'il est qu a bien chanté parce que j'ai des enregistrements en spectacle de Paul McCartney qui chante Magical Mystery Tour et il en arrache. C'est pas très bon.、Euh, il m'a dit non, non, c'était parfait. Ah oui.、Ouais. Euh, C'est pas le meilleur concert de Paul que j'ai vu. À Halifax, il y a deux ans, reste le meilleur spectacle que j'ai vu à vie. Même celui de Montréal l'année dernière était beaucoup plus délirant, mais c'était une très bonne soirée. Euh, v r a i m e n t fantastique、euh, soirée, comme d'habitude. Écoute, moi, j a v a i s pas de comparatif.、Mm -hmm. Puis,、euh, pour moi, c'était parfait. Ah、oh, oui?、Ouais. C'était parfait. Parfait. <rire> parfait. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie du docteur p e n r a g o n et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller encore avec un petit bloc、euh, du docteur. Qu'est-ce qu'on va entendre? De où? Oui. Quel est un de mes gros procs préférés? Oui. Entendre une petite chanson、euh, fort moralisante de Fleetwood Mac. <rire> on va débuter tout de suite avec The Rolling Stones. Et j'aime beaucoup les pièces de Rolling Stones chantées par Keith Richard. s t u le sais, on entend Little TNA. Oh yeah! Vous êtes à l a n t e n n e de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Fou 89 FM. The Rock and Rolls!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 Au、3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Abertessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. 10, 9, 8, 7, 6, vous êtes assez fous pour vous t Get Full Again et The Who! Quelle excellente pièce que l'on retrouve sur Who's Next, qui est un très bon album aussi. Oui, et qu'est-ce que l'on j o u é、euh, en tout cas <rire> On a joué une partie、ouais. euh, dimanche soir. Oui, o u ça, il y a m e r i c a n Woman. Oui, c'était drôle. Oui, c'était effectivement. <rire> je ne croyais pas qu'il se rendrait a i aussi loin. C'était w o o d w o v e n d'ailleurs. Oui. l Album qui est paré en 1971. Juste auparavant, nous avions Fleetwood Mac et la pièce Go Your Home Way que l'on retrouve sur Rumors qui est paré en s n s e t e c'était un petit message de la part de Lindsay et de Stevie Nicks de dire on va prendre chacun notre bord. Oui, exactement. Chose qui était bonne pour Lindsay Box. Bonne du divorce. Oui, effectivement. <rire> et en d é b u t de bloc, nous avions le Rolling Stones et Little TNA que l'on retrouve sur Tattoo You de 1981. Oui, et comme tu l'as dit, pièce interprétée par la voix naziarde de Keith. Oui, mais c'est. <rire> <rire> Tellement bon! En fait, moi, j'aurais aimé que Keith chante beaucoup plus de pièces au sein du groupe. Mais ben, en fait, tu je dirais dois que. Ça doit t r e un d é r t par exemple. <rire> ça se peut. Mais je dirais que majoritairement, les deux mes pièces préférées sont chantées par lui. Ah, oui? Oui. C'est ma pièce préférée. Oui, mais par contre, il y a des moins bonnes. Il、euh, y a des, des trucs qui sont moins réussis, comme sur s o m e Girl. C'est Before Ouh, You m a d e Me Run. C'est comme assez p é d é o u i e f f e C'est t i v m e e n t c l'agonie. La, la pièce ah, en ah, général ah, est assez p é d é b aussi. Vous êtes à l'émission Rock Classic en c o m p a g n é du Dr. Pendragon et moi-même, a l a i n l f f a v r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, dans le prochain bloc, on va entendre encore tout plein de bons trucs succulents. On va entendre un peu de Southern Rock, n'est-ce pas?、Mm -hmm. on, va entendre, euh, Skinner, de, on va entendre du Leonard Skinner.、Ouais. Euh, on va entendre du. D'ici, c'est un peu plus Hard Rock. o n va entendre encore là une formation dont le vocal est moyen.、Euh, Blue Oster Cult.、Euh, ah, Blue Oster Cult? Euh, euh, moi, je l'amuse i Moi, a de la m i avec son vocal.、Ah, mais、ouais. certaines pièces sont très bonnes, comme celle qu'on va entendre, c'est Tim、ouais. Flames. Euh, ben, c'est pas mal ça, hein? Oui, ben, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock, du、yeah. vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9 FM. Damn. Aujourd'hui, le Garage Yves Gauthier se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de cirouilles et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le Garage Yves de Gauthier est des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de p r ê t s e t bourse, s ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au tout 75 p a v i l l o n a à b e r t e s s i e r de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça.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 Fuck. l e n a s k i n n a r d Oui, c'est très ensoleillé comme musique. Oui, mais ça va avec l a chanteur de l'extérieur, quoique moins ensoleillé qu'on aurait pu le croire. Et la pièce Saturday Night Special, qu'on a retrainé sur Madden Fancy de 1975. Oui, c'est J'ai a b、ouais. e、euh, ouais, une c c'est o froid. u Oui, u p l'air pièce qui a été reprise à la fin des années 80 par Armored Saint. Oui, c'est vrai. Et、euh, c'était bon parce que John Bush est vraiment un très, très bon chanteur. Oui, tout à fait. C'est vrai, t as raison. Je me disais où、oh, j'ai réentendu ça, puis c'est en plein là. Euh, juste apparemment, apparemment LCDC, la pièce High Voltage, pièce titre de l'album、euh, du même nom, évidemment,、ouais. en 1976, Try Rock.、Ouais. C'est mon album préféré. Nous、mm -hmm. avions b l a s t e r c a l l d e la pièce Cities on Flame, que l'on retrouve sur b l a s t e r c a l l de 1972. Et moi, je trouve vraiment que c'était aussi flagrant sur cette pièce que l e vocal, il est assez ordinaire. Bon, c'est pas un grand chanteur, <coughs> mais c'est pas un mauvais chanteur non, non plus. Non, mais il est borderline d'être à côté de la t r a u e là. Ouais. Ben, comme je dis, ce n'est pas un grand chanteur,、non. mais ce n'est pas une grande voix. Ce n'est pas une voix mémorable. Mais... Pas,、euh, je ne considère pas Bluster c o r t non plus comme étant un grand gros chanteur. Non, grand, tu sais. non. Ont... C'est un des premiers à, à qui on a, à, qu on a étiqueté heavy metal.、Oui. Et on disait à l'époque、euh... que c'était le heavy metal des、euh, gens intelligents. C'est comme ça qu'on、ah, euh, ouais. euh, qu les avait surnommés.、Okay. Thinking, thinking Man's、uh, Heavy Metal.、Ah. Mm. Mais ils ont quand même quelques bonnes pièces, il f u t e Les trois premiers、là. albums sont excellents. Les trois premiers.、Euh, après ça, après l'album live qui a suivi, ils ont,、euh, ils ont pris une, un virage un peu FM là,、ouais. euh, qui euh, leur a quand même apporté beaucoup de succès,、mm -hmm. entre autres avec les classiques、euh, dont Fear the Reaper.、Ouais. C'est une bonne pièce.、Euh, hein, oh, oui, absolument. Mais、euh, les albums sont moins bons et puis c'est ça. C'est i légal. l Oui, mais c'est formaté, FM. Dans ce temps-là,、ouais. c'est toujours moins intéressant.、Mm -hmm. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui,、ouais. et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée au recin du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une、euh, quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe Obscur de la semaine, qui est un trio. De rock québécois du début des années 70 du nom de Sex. J'ai hâte d'entendre ça. Et、euh, plus particulièrement, on va faire le tour aujourd'hui de leur premier album、euh, éponyme. Mais tout de suite, on va poursuivre avec un autre bloc des choix du doc, un petit bloc rock canadien. Qu'est-ce qu'on va entendre? Oui, évidemment. c o n t e a BTO, l e b Backman, Turnover Drive. On commence tout de suite avec Connie Hatch et y UN Got Me. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s La d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Faux 89 FM. In case you haven't noticed yet, it's f i n Baby o u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 Restaurant Botan Pizza, toujours 2 pour 1, au 3097 Boulevard des Forges, 694 2694, au plaisir de vous servir.、Hey. Vous êtes assez f o u pour l'écouter.、Right. 89-1. MTV. Oh, ça me fait un crack. Excellente entreprise de King Crimson par April Wine, 21st Century's c a s o l Man, que l'on retrouve sur Harder and Faster, qui est paru en 1980. Oui, c'est vraiment la version rocketée, réussie. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour cela que je l'ai choisi, mon cher. T'es heureux? Ben oui. Ben voilà. Juste auparavant, une autre formation canadienne, ba Batman, Backman Turnover Drive, et la pièce Give Me Your Money Please. Au moins, c'était poli.、Euh, <rire> tiré de l'album éponyme, Backman Turnover Drive de 1973, c'est une vraie voix rock. Oui. Il y, y a du bottom là-dedans. Oui.、Ouais. Contrairement à Blois t e r c o comme tu disais tout à l'heure. Oui, absolument. Et Connie Hatch, au début, avec You and Got Me, que l'on retrouve sur l'album éponyme également. « On Hatch De 1982. Oui, un album qui avait été produit par Kim Mitchell à l'époque. Oui. Vous êtes à l'émission Classic q en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui、ouais. et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous rappelle que Rock Ra Classic a un site web que vous pouvez visiter comme ça à l'adresse www.rockclassic.net sur lequel vous retrouverez plein de sections de choses intéressantes. Il y a entre autres les canvases des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées. Il y a eu un accès direct à mon blog dans lequel vous retrouverez au moins une centaine de critiques d'albums qui sont parus dans les douze derniers mois. Et d'ailleurs, je vais profiter de mes vacances pour le mettre un peu à jour parce qu'il manque plein d'affaires. Mais il, il en assez, pour ça. Ouais, ça.、Euh, y en a aussi une section balado-diffusion. Si jamais vous avez envie d'écouter comme ça, n'importe quand, hein, une ancienne émission dans la semaine ou pendant vos vacances, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Encore une fois, le site se trouve au www.raclassique.net. On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un trio de rock québécois vraiment très obscur du début des années 70 qui avait choisi le très mauvais nom de Sexe. Un <rire> <rire> nom vraiment prédestiné à ce que le groupe reste obscur.、Euh, pourtant, c'était très bon et、euh, tout à fait en concordance avec son temps. Il s'agissait de hard rock bluesé dans la mouvance de ce que faisaient à l'époque Blue Cheer, Budgie, Cactus et les groupes de blues en France. Anglais de ce temps-là. C'est drôle parce que la semaine dernière, quand j'ai annoncé que j'allais parler de ce groupe dans la chronique de cette semaine, il y a un auditeur qui m'a appelé, Charles, que je salue en passant, pour me dire qu'il les connaissait et qu'il les avait même déjà vus en concert ici à Trois-Rivières, en fait à la polyvalente du Cap.、Ah oui. euh, lui, à l'époque, il n'avait pas aimé tellement ça.、Euh, le trio était formé du guitariste Yves Rousseau, du bassiste, chanteur, flûtiste et harmoniciste Robert t r é p a n i e r et du batteur Serge Gratton.、Euh, c'était des francophones qui chantaient en anglais et c'est le gros défaut du groupe, c'est qu'ils cassaient leur anglais. e、euh, c'était même <rire> p l u t ô t fait risible par moment. Mais musicalement, c'était quand même pas pire.、Euh, en tant que groupe obscur, ça vaut amplement le détour si vous réussissez bien sûr à mettre la main sur un exemplaire de leurs albums qui sont très très rares.、Euh, mais question de vous en faire une bonne idée、euh, de ce que ça donnait, ce petit trio québécois. On va tout de suite、euh, écouter trois extraits de leur premier disque éponyme, Sexe. De 1970, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamones, la seule à d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières, Sifu 89.1 FM.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 Québécois très obscur des années 70. Sexe. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur premier disque éponyme sorti en 1970. On vient d'entendre la très bonne Night Symphony qui est introduite comme ça par une interprétation, je dirais, rudimentaire de la c i i n q u è m e symphonie de Beethoven. On a aussi, juste avant, on a écouté le morceau c o m e Wake Up, qui est、euh, tout à fait en lien avec、euh, le nom du groupe、euh, et qui est sorti en 45 tours cette pièce à l'époque, tout comme la pièce qu'on e n t e n d a i au début du blog,、euh, plutôt Not Yet. Le groupe a donné plusieurs concerts avec le, la formation Dionysos, Dionysos qui est le premier vrai groupe de rock、euh, à chanter en français au Québec.、Euh, ils ont enregistré un deuxième album, Sexe, album intitulé、euh, C'est un album concept. Qui s'appelle The End of My Life, dont je vais vous parler dans une chronique subséquente cet automne à la classique. Donc, une deuxième chronique sur ce trio Sexe, qui est devenu un quatuor avec l'ajout d'un saxophoniste pour leur deuxième disque. Ça vaut la peine parce que c'est vraiment un album qui vaut le détour, lui aussi, à mon avis. Comment t as trouvé ça?、Euh, je sais pas, je me chantais autre chose dans ma tête pendant ce temps. <rire> Euh, je, ben, euh, Night Symphony, c'est peut-être celle qui m'a accroché plus, mais je suis assez d'accord avec toi. Musicalement, ça se tient.、Euh, c'est le vocal qui est peut-être un peu plus. Oui, c'est ça.、Ouais. Mais non,、euh, c'est assez bien fait musicalement.、Mmh. Ouais. Ça aurait eu plus d'impact, je pense, s'ils avaient chanté en français, évidemment. Ou、euh, mmh. dans un autre pays. <rire> <rire> non, mais je veux dire par là, c'est pas préjuratif. Je veux dire, si, <rire> si les gars étaient venus au monde, exemple en Angleterre, ça aurait eu、mmh. musicalement plus d'impact. Peut-être. Voilà qui complète cette petite présentation de ce premier album obscur de ce trio québécois, Sexe. t en passant, Charles m'a rappelé pendant, pendant qu'on diffusait des、ouais. pièces. Et là, il trouve ça bon, par exemple. Là, il, il, il avait il, un mauvais souvenir de ça,、okay. mais il disait Ah、oh、non, ça c'est bon. C'est souvent le cas. Comment C'est souvent le cas. Que ce soit à la musique, au cinéma, des、ouais. fois, une espèce de, de temps là, sans écouter、ouais. va faire la différence.、Ouais. Mmh, c'est cool.、Euh, J'espère que ça vous a plu, à vous aussi. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on va y aller、euh, justement avec、euh, des groupes,、euh, j'allais dire en anglais, mais、euh, même s'ils jouent avec、euh, des musiciens en anglais, Michael Schenker, c'est un Allemand.、Mm -hmm. euh, donc, on va l'entendre dans un moment. Qu'est-ce qu'on va entendre d'autre? Saboeuf, qui notait le retour, si tu veux, de Rain James Dio au sein de la formation pour un album. et qui lui-même est américain. Et qui lui-même est américain. Moi, je trouve que c'est un bon album. Time Machine, on va entendre Michael Schenker, comme tu l'as dit, mais tout de suite, on va entendre T'es purple et l s z y Oui, ça commence tranquillement, ça. Et c'est une pièce que, qui,、euh, d e s fois qu'il la joue en spectacle, je te dirais que c'est quasiment le point d'orgue d'un concert de Deep Purple quand il joue lazy. C'est vraiment Mais excellent. C'est une pièce avec beaucoup de de, de, de, comment je pourrais dire ça, de fondations qui sont、ouais. très progressives. En tout cas, ça groove. C'est ce qu'on、ouais. écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux. 89 femmes.